Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Le pape est arrivé aux journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Deux millions de catholiques réunis en ce moment sous haute sécurité après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray. Plus moyen d'envoyer des renforts à Zaventem et dans le métro pour les policiers de la zone, zone nord, pardon. les effectifs sont épuisés. Une polémique à propos d'une affiche pour appeler à la propreté sur les autoroutes. Sur l'affiche en question, un cochon dans une voiture, mais pas n'importe quelle voiture, la Fiat 500 l'ambassadeur d'Italie n'est pas content du tout. Cette publicité effectivement heurte la sensibilité de plusieurs millions d'Italiens en Italie, en Belgique et en Wallonie. La région wallonne a fait retirer les affiches. Le journal est sur Vivacité avec Manu Delport. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Toujours aucune précision sur le deuxième assaillant de l'église de Saint-Étienne de Rouvray. Non, rien. Dès hier, le parquet a dévoilé le nom d'un des deux terroristes, un jeune homme de 19 ans, qui est connu des services de police, qui avait tenté deux fois de rejoindre la Syrie, qui était d'ailleurs surveillé par un bracelet électronique. En revanche, on ne sait toujours rien officiellement concernant le deuxième homme. Une piste serait privilégiée après les perquisitions menées au du premier terroriste il pourrait s'agir d'un jeune homme de 19 ans lui aussi originaire de Savoie mais inconnu des services de police cela dit le parquet n'a rien confirmé jusqu'ici le garçon de 16 ans interpellé hier dans le cadre de cette enquête lui n'aurait rien à voir avec l'attaque de Saint-Etienne du Rouvray c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a officiellement annoncé ce matin l'adolescent est le frère cadet d'un homme qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international il est né en Algérie et il est toujours cela dit en garde à vue. Ce matin, François Hollande a rencontré les représentants des différentes religions à Paris. L'archevêque de Paris, monseigneur 23, a demandé de ne pas sombrer dans une guerre de religion. Dalil Boubekeur lui a fait part de la sidération des musulmans devant ce qu'il a appelé un sacrilège blasphématoire. Les musulmans, dit-il, doivent prendre l'initiative pour réformer ce qui ne va pas. Il s'agit là donc d'un fait hors islam, d'un fait que tous les musulmans de France réprouvent. Nous sommes tous solidaires et à l'appel du président de la République, nous avons voulu également participer à ce bloc unitaire de la nation et nous avons espéré que dans l'avenir, ce serait l'heure pour les musulmans de prendre conscience de ce qui ne va pas et que les musulmans de France soient à l'initiative d'une formation de nos religieux beaucoup plus Attentive et qu'un sentiment aussi d'une certaine réforme dans nos institutions soit à l'ordre du jour. Dalil Boubecker avec nos collègues de France Inter. Ce soir, une messe est prévue à Notre-Dame de Paris à 18h15. C'est le cardinal André 23, archevêque de Paris, qui va la célébrer en hommage aux victimes de l'attaque de Saint-Etienne du Rouvray. Le président François Hollande y participera. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, aussi. Et c'est dans ce contexte que se déroulent les Journées Mondiales de la Jeunesse, les JMJ Grand Rassemblement des Catholiques du Monde Entier. Elles ont lieu à Cracovie en... Elles ont lieu à Cracovie, en Pologne, et le pape François est arrivé sur place. Il va rester jusqu'à dimanche au programme des rencontres avec des dirigeants polonais, une visite du camp d'Auschwitz, des moments de communion aussi avec la jeunesse. Mais tout ça se déroule dans un climat particulier après la série d'attentats terroristes qui frappent le monde. Et à Cracovie, autant le dire, les mesures de sécurité sont drastiques pour éviter tout incident. Reportage sur place de Damien Simonard. 200 000 pèlerins rassemblés dans une prairie du centre de Cracovie, la messe d'ouverture des JMJ a attiré la foule et mis en alerte les forces de l'ordre polonaise. La messe s'est déroulée sans incident, mais parmi les pèlerins, la nouvelle de l'assassinat du père Jacques Hamel a circulé. Florian, 25 ans, originaire de Lyon, n'est pas rassuré. Il y a deux ans de ça, euh, je serais allé au JMJ euh, sans penser qu'il pourrait y avoir euh, un attentat ou quoi que ce soit. Là, je suis avec, ma, avec des, des membres de ma famille euh, inconsciemment. Je me dis qu'il pourrait peut-être arriver quelque chose. Euh, oui, je me sens méfiant. Et c'est triste parce que j'ai jamais été quelqu'un de méfiant. 40 000 personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité de l'événement. La police est présente à chaque coin de rue. Les journalistes qui voudront Approché, le pape François, seront contrôlés trois heures à l'avance. Depuis le 1er juillet, la Pologne a par ailleurs rétabli temporairement le contrôle à ses frontières. Mariusz Czarka, porte-parole de la police nationale polonaise. Nous avons contrôlé plus de 300 000 personnes aux frontières. Mais cela n'a créé aucune difficulté. Il n'y a pas d'embouteillage, Tout se déroule de façon normale. La seule chose qui nous inquiète, c'est la météo. Dans le ciel, le bruit des hélicoptères de l'armée laisse parfois place au tonnerre, mais rien ne peut démotiver les pèlerins ici présents. C'était la dernière entrée de Zaventem, toujours inaccessible depuis le 22 mars, depuis les attentats de Bruxelles. L'entrée de la gare des bus, l'aéroport annonce qu'elle est maintenant ouverte et sécurisée. Un pré-contrôle est installé à cette entrée. Bonne nouvelle aussi pour ceux qui arrivaient en taxi à l'aéroport, puisqu'ils utilisent la même entrée. Les policiers n'en peuvent plus à Bruxelles. Plusieurs zones de police refusent désormais d'envoyer leurs hommes dans le métro ou à l'aéroport de Bruxelles. Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais les effectifs policiers ne suffisent plus avec une menace terroriste au niveau 3. Les heures sup les nuits s'enchaînent. Les récup, elles, tombent les unes après les autres. Bref, Frédéric Dauphin, le chef de corps de la zone nord, qui comprend Scarbet, Kever et Saint-Jos, euh, Frédéric Dauphin ne veut plus envoyer des renforts comme le prévoit le système d'entraide entre les différentes polices de la capitale. Avec les effectifs actuels, on commence tout doucement à arriver au bout du système et de la logique. Donc on doit faire des choix, notamment pour le bien-être de votre personnel et d'un autre côté pour assurer l'ensemble des missions qui vous sont attribuées. Et donc pour pouvoir continuer dans le temps, dans la durée, pour pouvoir continuer à travailler, il faut pouvoir assurer le bien-être du personnel et son repos. On a des armes, on doit intervenir, on doit arrêter des personnes. Et donc il ne faudrait pas que cette accumulation de fatigue soit aussi source et cause d'incidents pour le travail quotidien des, des policiers. Mais la solidarité entre les chefs de corps, entre les différentes zones de police est un peu ébranlée tout de même avec ce contexte Elle est plus difficile à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'on a moins d'activités opérationnelles, mais parfois certains jours, ben, on peut reporter l'une ou l'autre opération euh, plutôt que de la faire euh, ce jour-là où il y a déjà hein, beaucoup d'engagement qui, qui est demandé. Je pense que c'est surtout dans ce sens-là qu'on travaille. Frédéric Dauphin, le chef de corps de la zone nord avec Maxime Binet. Un ouf de soulagement pour les habitants de Cour Saint-Étienne. À l'avenir, en cas de forte pluie, ils ne devront plus s'armer de seaux et de raclettes. Ce matin, une entreprise est venue curer la jonction entre la dîle et la tille à l'arrière du foyer populaire de Cour Saint-Étienne. Ils ont enlevé les gravats, la souche d'arbres et les différents obstacles qui empêchaient un bon écoulement des eaux en espérant que cela suffise. À couvain, ce n'est pas l'eau noire qui Problème, mais l'eau brune. Oui, la rivière, elle, elle, est restée dans son lit aux dernières intempéries. Mais depuis des semaines, c'est l'eau du robinet qui pose problème à 20 000 habitants de la région. Elle est brune, apparemment, à cause du chlorure férique. Bref, c'est de l'eau ferrugineuse. Et à l'origine du problème, eh bien, il y a un double couac dans le traitement des eaux brutes, des eaux qui viennent du barrage du Riz de Rome, Jean-Claude Desnuis. 11 juillet dernier, des habitants constatent un problème en ouvrant le robinet d'eau. Je voulais donner un bain aux enfants et alors euh, première eau elle était toute brune et puis donc je l'évacue. Deuxième eau là elle s'éclaircit jaune. Troisième eau encore, encore jaune et puis le quatrième bain ben là euh, toujours jaune donc là je me suis inquiétée. Une inquiétude compréhensible. L'eau ne présente aucun risque sanitaire mais la concentration en fer est excessive, en cause un problème au niveau du traitement des eaux brutes. Benoît porte-parole de la Société Wallonne des Eaux. Nous puisons cette eau dans le barrage du Ridrome. Il semble que la nature même et la composition de ces eaux de barrage aient été modifiées de manière telle que les ingrédients que nous utilisons pour potabiliser cette eau n'étaient plus dans les dosages adéquats. La société Wallonne espère trouver la solution. Puis, 19 juillet, deuxième couac, la concentration en fer repart à la hausse. Au grand dam de l'Inacep, l'intercommunale namuroise des services publics chargée de distribuer une partie de l'eau, Philippe Libertiot, direct directeur général adjoint. Rebelote de l'eau de nouveau jaune, odorante et ayant une mauvaise saveur, alors que nous venions de passer tout le week-end à purger l'ensemble de nos réseaux. Le problème devrait enfin être résolu dans les prochains jours, si tout va bien. Pourra-t-on un jour pratiquer un avortement à 20 semaines de grossesse en Belgique, Manu Eh bien, c'est déjà le cas en Hollande. Et chez nous, la question, eh bien, elle est sur la table. Plusieurs partis de l'opposition ont des idées pour prolonger le délai autorisé ou même supprimer le délai maximal pour réaliser un avortement. Deux députés euh, socialistes flamands proposent, eux, d'allonger le délai pour autoriser l'avortement jusqu'à 20 semaines. Pour les femmes concernées, il n'y a pas de conséquences médicales différentes d'un avortement avant 12 semaines, 12 semaines. Et sur le plan moral, eh bien, un avortement reste toujours un choix difficile à 12 ou à 20 semaines. Avec nous, Valérie Hélin. Vous travaillez dans un planning familial à saint guilain près de Mons. Valérie Hélin, bonjour. Bonjour. Vous en avez rencontré hein, de, de ces femmes qui ont dû okay. avorter plus tard, qui ont dû aller à l'étranger pour cela. Ce serait une bonne chose, selon vous, que ça se fasse en Belgique et qu'il n'y ait pas en plus ce déplacement à l'étranger Voilà, que ça se passe dans les mêmes conditions euh, en, en Belgique qu'en Hollande et qu'elles aient cet accompagnement sans avoir l'impression de devoir faire quelque chose qui est mal. Parce que là, par contre, je pense que ça ajoute à la lourdeur du vécu. Si on peut pas le faire en Belgique, c'est que c'est grave, c'est que c'est pas bien, c'est que c'est mal. Alors que ça a juste à voir avec leur histoire en général. Donc je pense que oui, si on pouvait leur donner ces soins-là en Belgique, pour elles, ce serait plus facile à vivre déjà et les conditions seraient très adéquates également. Il n'y a pas de souci. On ne plaisante pas avec la Fiat 500. Non, non, non, la Fiat 500, c'est celle d'Enzo dans le Grand Bleu, c'est celle de James Bond dans Skyfall, et ça n'est pas un sujet de plaisanterie. Les Italiens, en tout cas, n'aiment pas trop qu'on se moque. Ils n'ont pas du tout aimé la dernière affiche de la Sofico, l'institution qui s'occupe des routes wallonnes. Vous l'avez peut-être aperçu cette affiche sur un des 300 panneaux situés le long des autoroutes wallonnes. On y voit un petit cochon qui abandonne ses déchets sur la route au volant de la mythique Fiat Cinquecento Luciano Arcangeli. Vincenzo Grassi, l'ambassadeur d'Italie en Belgique, a pris le problème à bras-le-corps, car l'affaire du petit cochon a fait le tour de la toile via les réseaux sociaux. Le groupe Fiat, les clubs mondiaux de la petite et mythique Fiat 500 du Japon en passant par l'Australie, ont fait pression sur le Parlement italien pour demander des explications à la Sofico. Et l'ambassadeur a réagi immédiatement. Nous avons envoyé une lettre formelle à l'administrateur délégué de Sofico, Et nous en avons informé aussi les autorités politiques de la région Wallonie parce que cette publicité effectivement heurte la sensibilité de plusieurs millions d'Italiens en Italie, en Belgique et en Wallonie. Et l'ambassadeur Grassi remet une couche. Donc mettre un cochon comme chauffeur et lui faire glisser une foule plus belle par la fenêtre, c'est vexant. D'ailleurs, ça donne aussi l'impression que les Italiens sont euh, plus sales que les autres usagères euh, de, de, du réseau valon ce qui me paraît également un stéréotype euh, tout à fait grossier. En fin de matinée, la Sofico a fait savoir que les affiches allaient disparaître immédiatement. Un geste qui s'accompagne de plates excuses, car évidemment l'intention était de préserver la propreté de nos routes et pas de heurter les ressortissants d'origine italienne. Un mea culpa accepté sans problème par l'ambassadeur d'Italie. Et on connaît Manu à présent le vainqueur du Tour de Wallonie. Oui, c'est un coup double pour Dries Deveneynes. Le Belge a remporté la cinquième et la dernière étape de cette 37e édition. Arrivée à 10 ans et il s'adjuge la première place au classement général. Le coureur a attaqué dans la dernière difficulté de la journée. Il a résisté sur le fil au retour de ses adversaires. On aura des détails de tout cela dans le journal des sports de Christophe. Reculé. ce sera sur le coup de 18h07 par là. Ah oui, c'est précis, à 18h07. Vous avez les secondes également ou pas Non, ça je ne vais pas euh, vous voilà, le dire. Bah, maintenant. Soyez Ça va dépendre de Delphine Vreux juste avant. Le plus simple, restez <rire> là et comme ça, vous ne le raterez pas. Merci Manu, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Là, on va faire un bois sur les routes. Cuisine Créphel. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine créfelle, mon rêve, ma cuisine. C'est le RTBF Mobile Info. Antoine Binamé, il y a un accident sur l'E40 à hauteur de Barchon. Oui, un accident qui s'est produit tout à l'heure aux alentours de midi sur l'E40. Ex-La Chapelle, Liège, hauteur de Barchon. La bande de gauche est toujours neutralisée, mais les fils sont en train tout doucement de se résorber. On perd encore 35 minutes. On perdait plus d'une heure et demie tout à l'heure. 35 minutes donc perdues en direction de Liège. Un accident à vous signaler. C'est sur l'E40, gand Bruxelles, à hauteur d'Afligem. Bande de gauche neutralisée en direction de la capitale. Circulation habituelle sur le ring de cette capitale en circulation extérieur. Par exemple, le Grand Bigarre au titre, vous perdez actuellement une dizaine de minutes. Pour terminer, coup d'œil sur nos frontières qui vous pose souci principalement sur le 17 Courtres-Lille au niveau d'Albec. Vous perdez une vingtaine de minutes sur 5 km en direction de la France. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 400 40. Jusqu'à 19h 5 à 7 avec Cyril. Pendant deux heures, on va faire le tour de tout ce qui fait l'actualité d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que ça va, vous êtes tranquille, que la journée s'est bien passée. Peut-être encore au travail, si c'est le cas à cette heure-ci, courage, vous arrivez tout doucement à la fin. Et puis si vous n'avez rien fait aujourd'hui, courage, parce que c'est difficile parfois de rien faire quand on est en vacances, il fait chaud. On est parfois affalé juste sur son fauteuil, et on peut se dire « Oh, il est déjà telle heure ». Ça n'avance pas. Bah, courage à vous, quoi que vous fassiez, en tout cas où vous soyez, on va passer ces deux heures ensemble et je vais vous offrir des cadeaux. On en parle d'ailleurs dans quelques minutes. Je vais vous inviter à Péridaïsa, je vous dirai comment faire dans un instant. Dans l'actualité aujourd'hui en France, la chaîne BFM TV a annoncé, ainsi que le journal Le Monde, qu'ils ne diffuseront plus les noms et les photos des terroristes auteurs d'attentats. Pourquoi cette décision Et alors, est-ce qu'on va faire pareil en Belgique On va y revenir dans quelques secondes. On ira à SPA aussi où se dérouleront les 24 heures ce week-end et ça commence déjà aujourd'hui avec une parade. On en parle tout à l'heure dans le 5 à 7. Dans l'actu également de ce mercredi, la préparation d'un nouveau jeu. Vous connaissiez le Cluedo. Vous allez découvrir bientôt une version adaptée aux couleurs de Charleroi. Alors c'est un jeu pour résoudre des crimes. Ça va se passer à Charleroi. Alors est-ce que c'est un hasard Restez là pour le savoir. On parlera aussi d'un record tout à l'heure. La Brasserie de la Mort Subite va tenter d'organiser ce week-end la plus grande tournée générale du monde ils sont à la recherche de candidats d'ailleurs pour boire un petit verre je suppose qu'il y a des candidats euh, je vous donne toutes les infos tout à l'heure dans le 5 à 7 je vous parlais de cadeau qui va aller en famille à Paradisa avec euh, des entrées pour adultes, deux adultes, deux enfants ben, vous allez jouer maintenant pour vous inscrire vous envoyez parc par sms au 60 03 c'est 75 centimes le message, avant 18h on joue ensemble et vous repartez avec votre passe famille pour aller découvrir tous les animaux et entre autres les orangs outans, on en parlait hier dans l'émission puisque pour la première fois, un des deux auront autant du parc, c'est balader sur sa nouvelle île que vous pourrez découvrir. Donc pour vous inscrire, parc par SMS au 60 03. Et dans l'actualité, dans l'actualité aujourd'hui, pas de gros drame pour une fois. Ça fait longtemps que c'était plus arrivé. On va essayer d'en profiter et de se changer un peu les idées cet après-midi. Quelle est la chanson qui vous met vraiment le sourire, qui vous met de bonne humeur C'est la question que je vous pose au 30 63 par SMS. Et il y en a une, par exemple, sur rtbf.bo aujourd'hui que vous pouvez voir avec des retraités qui dansent sur une vidéo. C'est un groupe de seniors. Ils ont 82 ans de moins. Et il danse à merveille sur cette chanson. Allez la voir, cette vidéo elle est sur rtb.be et je trouve que Taylor Swift par exemple c'est le genre de morceau qui met le sourire. Si vous avez un exemple, quelle est la chanson qui vous fait vraiment sourire, qui vous change les idées, qui vous met de bonne humeur Vous me le dites par SMS 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Et c'est GOL GOL GOL GOL GOL Sport Foot Magazine Les bouche B les fans les plus déchaînés.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 Les émissions, l'info, les animateurs, la vidéo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous voulez. Vivacité.be, c'est tout vivacité et encore plus dans votre PC. entreprise générale de construction pour vos projets immobiliers, Royan Construct Bâtit Rénove et Transforme depuis plus de 30 ans vos projets immobiliers. Royan Construct, rue du Coteau 4 à Cheneuve Herve. Le commerce autrement, localisé.com. localisez.com. Cet été, de 11h à 13h, Vivacité à un air de vacances avec Stéphane Piébœuf. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Le Monde Sauvage d'Ewaï, Safari Park, unique en Belgique, E25, sortie 46. mondesauvage.be 5 secondes, ce n'est pas assez Ce morceau, en entier, passe bientôt sur Vivacité. 17h, 19h, 5 à 7, sur Vivacité. est 17h21 et on démarre ce 5 à 7 aujourd'hui avec cette annonce en France. La chaîne BFM TV et le journal Le Monde ont pris la décision et l'ont annoncé aujourd'hui qu'ils ne diffuseront plus les noms et les photos des terroristes auteurs d'attentats. Couvrir tous ces événements ces derniers temps, c'est un casse-tête parfois pour les médias. Quelles images diffuser Les noms doivent-ils être donnés ou pas On va s'intéresser à la situation en Belgique dans un instant. Mais on va d'abord accueillir Alexis Delahousse. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de la chaîne d'infos en continu BFM TV en France. Bonsoir Alexis. Bonsoir, je suis ravi d'être en ligne avec vous. Ben merci d'être ce soir dans le 5 à 7 sur UACT. Pourquoi vous avez pris cette décision donc de ne plus diffuser de photos et les noms des auteurs d'attentats Écoutez, vous le disiez, le, le, le traitement de l'image sur ces événements... Euh tragique et pour nous euh, une préoccupation et une réflexion permanente. Et c'est vrai que nos pratiques évoluent parce que malheureusement la répétition des attentats nous font aussi évoluer. Ce qui s'est passé hier après l'attentat dans l'église de saint étienne du rouvray près de Rouen, c'est que comme dans les cas précédents de tuerie, on s'est retrouvé très vite à avoir euh, des informations que nous cherchons sur le profil de ces terroristes, mais aussi des images. Et on a choisi de ne pas montrer les visages des gens concernés, parce qu'on ne veut pas se retrouver à faire en quelque sorte un, un trombinoscope de l'horreur, avec euh, des visages euh, qu'on accumulerait, euh, des sortes de, de trophées, peut-être, pour les gens qui commettent ces actes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi ces gens commettent ces actes, Qui ils sont, quels sont leurs parcours, quels sont leurs profils. Il n'est pas du tout question de d'arrêter de travailler, d'arrêter d'enquêter euh, sur ces terroristes. Mais on ne veut pas euh, montrer une image, une image qui passe beaucoup sur nos chaînes, puisque nous on fait de l'information toute la journée, c'est ce que nos téléspectateurs attendent. Et on ne veut pas se retrouver non plus à montrer des images de gens qui sont des gens jeunes. Les photos auxquelles on a accès sont parfois euh, des images de gens... Euh, Euh, souriant ou en train de faire du sport. Nous, on n'a aucune envie aujourd'hui de montrer ça alors que parallèlement, on traite de faits où il est question de dizaines de morts ou de gens égorgés. C'est le fait de ne pas avoir la bonne photo ou c'est juste le fait de diffuser cette photo Je vous pose la question parce que peut-être que vos téléspectateurs attendent aussi de savoir qui est l'auteur de ces attentats. Ça va au-delà de la, la bonne photo. Enfin, effectivement, il y a une question de... Euh, euh, on, de décence et de bon sens. On n'a mmh. pas trouver à montrer quelqu'un qui, euh, qui fait du sport ou qui est en train de montrer ses muscles euh, alors qu'on euh, parle de lui parce qu'il a commis un, un acte euh, horrible. Euh, la vraie question, c'est qu'on on, on ne veut pas vraiment euh, se dire qu'on va faire passer à la télé, comme si c'était quelque chose de fait d'arme ou une gloire quelconque, des gens euh, dont, dont le but est de semer la terreur, y compris en montrant qu'ils étaient dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que d'autres chaînes vont vous suivre Est-ce que vous avez eu des échos depuis cette annonce aujourd'hui Puisque les autres, pour pas les citer, vous avez en France LCI, Télé qui diffuse de l'information en continu. Certaines de ces chaînes, on les reçoit d'ailleurs en Belgique. Oui. Et puis les généralistes, TF1, France 2, France 3, qui vont continuer à les passer en tout cas pour le moment. Pour le moment, c'est parce qu'ils ont annoncé, j'imagine que tout le monde réfléchit, enfin, on est tous confrontés euh, et aux faits en eux-mêmes et à la manière de les traiter. Enfin, j'imagine que tout le monde réfléchit là-dessus, enfin, c'est un peu le, le sens de notre, de notre métier dont il est question en C'est ce vrai que nous, euh, on, on continue à donner les noms, enfin, le procureur, quand il explique quels sont les tenants et les aboutissants de l'enquête, donne les noms. Mm -hmm. euh, nous, on ne veut pas arrêter de travailler, encore une fois, hein. nous, vraiment, on pense que c'est vraiment extrêmement important d'expliquer en ce moment aux Français... Euh qui sont les gens qui font ça, quel âge ils avaient, à quel endroit ils vivaient, est-ce euh, qu'ils avaient essayé d'aller en Syrie, euh, quels avaient été leur... même leur parcours scolaire, leur parcours dans la délinquance quand il y en a eu un, ça permet de comprendre ce qui se passe aux gens. Euh, la photo, c'est autre chose, c'est donner, euh, donner un visage, c'est tout d'un coup, euh, à un moment où euh, les gens de cette génération sont beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, dans les selfies, etc., c'est donner euh, une, une existence à l'écran euh, que peut-être ces gens-là recherchaient, donc nous, on ne veut pas rentrer là-dedans, Et encore une fois, on veut vraiment euh, ne pas donner, euh, ne, ne, en tout cas être fidèle à la promesse qu'on fait à nos téléspectateurs, qui est de leur donner de l'information. Et euh, euh, encore une fois, il ne s'agit pas de cacher des choses. Mais la photo, c'est superflu, ça, ça n'ajoute rien. C'est exactement notre réflexion aujourd'hui. Merci beaucoup Alexis Delahousse d'être intervenu ce soir dans le 5 à 7. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la, réaction, de, la, de la rédaction de la chaîne en continu BFM TV en France. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors quelle est la Cette réaction, soirée. la situation en Belgique Est-ce qu'on va faire pareil Est-ce que vous entendrez encore les noms des terroristes sur les médias de la RTBF et sur d'autres médias Je vais me tourner vers Jean-François Dumont. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'Association des journalistes professionnels. Bonsoir et bienvenue dans le 5 à 7. Bonsoir. Vous avez entendu ce que disait Alexis Delahou, c'est cette décision qui a été prise en France pour la chaîne BFM TV. Chez nous, en Belgique, il y a une recommandation qui est faite aux médias. Il n'y a pas une recommandation spécifique qui est faite dans le cadre ici des, des actions terroristes. Il y a eu euh, en 2014 déjà une, une directive euh, émanant du CDJ, le Conseil de déontologie journalistique, et qui concernait l'identification des personnes physiques dans les médias, et donc les personnes qui sont euh, acteurs ou, ou victimes de, de faits divers. Et là, la notion qui est euh, au cœur de cette directive, c'est de dire, eh bien, on, on nomme, on identifie, lorsqu'il y a un intérêt général à le faire, Alors l'intérêt général, ça, ça n'est pas la curiosité générale, hein, mais ça se mesure par rapport à une série de, de, de critères... Euh objet d'une réflexion au sein des rédactions et parfois aussi la nécessité d'identifier euh, pour simple but d'éviter que d'autres personnes qui seraient assimilables euh, éventuellement euh, soient suspectées d'être l'auteur d'un méfait euh, parce qu'on n'a pas identifié précisément suffisamment le réel auteur du méfait. Vous entendez ici le message du directeur adjoint de la rédaction de BFM TV qui nous dit qu on n'a pas envie de montrer des photos qui ne sont pas de circonstances et de D'exposer de, de, euh, ces gens qui recherchaient peut-être justement euh, une partie de gloire. Vous comprenez ce, ce, ce message Oui, tout à fait, je, je le comprends absolument. Euh, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas une mesure euh, obligatoire qui vienne d'une autorité euh, régulatrice qui imposerait à l'ensemble des médias d'occulter ce type d'informations. Est-ce que c'est simplement... intéressant la photo, sincèrement, comme le disait Justin Rousse Est-ce que c'est pas superflu la photo, une fois qu'on a le profil Voilà, dès l'instant où, euh, en son sein, un média a considéré que diffuser les photos des terroristes, ça pouvait euh, participer réellement à leur glorification posthume ou que ça pouvait entretenir la souffrance et la blessure chez les, les proches des victimes. Et si le média est convaincu de cela, eh bien, je pense qu'il est, il est tout à fait euh, sain et sage, qu'il adopte alors qu'il modifie ses comportements en conséquence et qu'il dise, moi je ne diffuse plus de photos. Mais je comprendrais peut-être aussi qu'un autre qui euh, aboutit à d'autres conclusions dans sa, dans sa réflexion, lui ne modifie pas euh, son, euh, sa façon de faire. Parce qu'il pourrait estimer euh, que ben, le visage, la photo... Euh, est une information. Est, est une information et, et, et permet de saisir euh, le, voilà, la jeunesse, ou le, le tempérament, le caractère, le look, si je puis dire, de, de l'auteur en question. Mais gardons-nous aussi d'une certaine naïveté de penser que parce qu'on ne publie plus les photos euh, les, les actes de terrorisme diminueraient euh, voilà là, ou peut-être que certains médias aussi Peuvent, sur, enfin, surfer, peuvent réagir à l'émotion du moment ou se refaire éventuellement une, une virginité et, et tant mieux si ça rencontre des, des préoccupations euh, de, de leur public mais euh, je crois qu'il s'agit vraiment pour chaque média d'avoir sa réflexion en interne et euh, d'en tirer les conclusions propres Merci Jean-François Dumont pour votre avis je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'association des journalistes professionnels je vous souhaite une excellente soirée, une toute petite pause on retrouve la rédaction juste après et puis il sera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 Vivacité présente le Phare Festival de Louvnier. Des artisans, artistes potiers récupards sont fiers de vous présenter leur savoir-faire dans un marché ou en couleurs. Animation, atelier pour enfants et nombreux concerts cover. Le Phare Festival de Louvnier, samedi 30 et dimanche 31 juillet de 10h à minuit. Autoroute 25, sortie Isprimont. Info sur 5jourphare.be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 Et l'heure d'en trouver les titres de l'actualité sur Vivacité avec Manu Delporte. Le monde est en guerre mais ce n'est pas une guerre de religion. Ce sont les mots du pape François à bord de l'avion qu'il amenait en Pologne, au JMJ, aux Journées Mondiales de la Jeunesse, un grand rassemblement catholique. Le pape évoquait l'assassinat hier d'un prêtre français. Le monde est en guerre parce qu'il a perdu la paix, a dit le souverain pontife au journaliste. Mais quand je parle de guerre, je parle d'une guerre d'intérêt, d'argent, de ressources, pas de religion. Toutes les religions veulent la paix, ce sont les autres qui veulent la guerre. À propos de l'attentat d'hier, toujours pas de précision sur l'identité du deuxième auteur. Certains évoquent un jeune homme de 19 ans originaire de Savoie mais totalement inconnu de la justice. Le parquet n'a pas encore confirmé cette information. Ce soir, une messe aura lieu en hommage aux victimes de l'attentat de Normandie à Notre-Dame de Paris. Messe célébrée par l'archevêque de Paris à laquelle assistera François Hollande, le président français. En France, on ne parle plus du tout d'unité nationale derrière le gouvernement comme en novembre 2015. La majorité et l'opposition se divisent sur la façon d'agir. C'est dans ce contexte qu'on apprend euh, concernant l'attentat du 14 juillet qui a fait 84 morts et 435 blessés, euh, qu'une enquête de la police des polices conclut que le dispositif de sécurité sur la promenade des Anglais était euh, suffisant. Il n'était pas sous-dimensionné. En tout cas, c'est un sujet de polémique entre l'opposition euh, de droite et le gouvernement Hollande. En cyclisme coup double pour Dries de veneins le Belge remporte la cinquième étape du Tour de Wallonie. Il termine en tête Du classement général. Et puis un mot encore sur la folie Pokémon Go. Oui. La police d'Anvers a fermé une rue commerçante au trafic à cause des joueurs de Pokémon Go. C'est la Kamenstrat qui a été fermée à la circulation. Trop de monde à cause des Pokémon. C'est complètement dingue. Vous avez déjà chassé le Pokémon, vous, Manu Je ne le chasse pas, mais j'ai des enfants qui le chassent volontiers. Ah. Et vous en avez à la maison Eh bien, je ne sais pas si elle a réussi à en amener à la maison ah bah... à force de marcher de long en large. Mais Demandez-leur si on est à la maison, parce que si jamais on donne votre adresse, comme ça, Et les comme auditeurs ça, peuvent du monde. aller. Ben oui, c'est ça, et vous faites un apéro avec les auditeurs. Par contre, autour de chez moi, ça, j'en vois beaucoup. Ah, ben alors, dites, dans quelle région ça, ça Du peut côté de Mons, près d'édifices religieux, de sculptures et de monuments aux morts. D'accord, ben voilà, comme ça, le message est passé. Si vous cherchez des Pokémon, dans ce coin-là, il y en a. Merci, Manu. La rédaction revient à 18h. Un coup d'œil à la météo. La nuit prochaine, les dernières averses gagneront l'Est du pays et s'évacueront vers l'Allemagne. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés. Jeudi et vendredi, même type de temps pour les deux jours, si elle s'est assez chargée possibilité de quelques averses et même d'un coup de tonnerre isolé. Les moyens de 19 à 23 degrés pour les températures avec un vent faible à modéré de sud-ouest. Et le week-end, lui, a priori, sera plus sec. Il y a encore une averse résiduelle qui peut traîner samedi, mais rien de bien grave. On garde les mêmes températures, c'est tout juste de saison, mais c'est pas trop mal. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info avec Antoine Binavet. Et on a toujours les suites de cet accident qui s'est produit tout à l'heure sur le 40-X-La-Chapelle-Liège à, à hauteur de Barchon, mais les temps de parcours sont vraiment en train de diminuer, on perd encore une vingtaine de minutes en direction de Liège. Un accident s'est produit sur la 602 Long saint chenay à hauteur d'Angleur, bande de gauche neutralisée vers Chenay. et un autre accident sur le 40 gans bruxelles à hauteur d'Aflighem, là aussi bande de gauche neutralisée vers la capitale euh, sur le ring de cette capitale en circulation extérieure, le tronçon le plus ralenti, grand En bigard, au titre, plus 15 minutes. Et en circulation intérieure, Zaventem, Carrefour, Léonard, plus 10 minutes. Et puis au niveau de nos frontières, eh bien toujours des soucis sur le 17, à lille au niveau d'Albé, que vous perdez une vingtaine de minutes sur 5 km vers la France. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Dans la 5 à 7 ce soir, on va parler de la parade des pilotes. C'est ce soir la parade des pilotes aux 24 heures de Spa. Alors les 24 heures c'est ce week-end, mais les pilotes commencent déjà un petit peu à tourner. Alors, on verra ce que c'est cette fameuse parade. Est-ce que c'est comme dans les parcs d'attractions ou est-ce que c'est autre chose La réponse dans quelques minutes sur Cité. On reviendra aussi sur cette immense polémique, c'était dans le journal tout à l'heure. L'Italie est scandalisée par une campagne d'affiches en Wallonie. Vous savez, avec la Fiat 500, un port qui sort de cette voiture et qui jette ses déchets par la fenêtre. Voilà, est visiblement scandalisé, je ne sais pas si vous êtes italien si vous, vous sentez touché par ça, 3063 pour me le dire par SMS en tout cas on aura un club de, de Fiat 500 qui est fâché, qui est pas content, on verra ça dans quelques minutes sur Vivacité, il y a des cadeaux aussi à gagner, si vous repartez, si vous voulez repartir avec des entrées pour aller à Paradise à deux adultes, deux enfants pour aller découvrir les différentes terres qui existent là-bas avec euh, bah, des animaux magnifiques des animaux exceptionnels et, euh, et des nouveaux animaux qui sont arrivés, Il y a les auront autant à voir depuis hier, vous inscrivez maintenant, vous envoyez parc par SMS au soir Et puis je vous demande, demande aujourd'hui de me dire quelle est la chanson qui vous donne le sourire. Cette chanson qui fait que vous oubliez un petit peu tout parce qu'aujourd'hui l'actualité nous permet un peu de nous changer les esprits puisque heureusement pas de nouvelles graves ces dernières heures, ça nous change des derniers jours. Mais voilà, On s'aère un petit peu l'esprit, vous me dites quoi par SMS au 3063 Il y a Paolo qui est avec moi au téléphone, bonsoir Paolo Alors Alenzo. Alenzo, ah, désolé Alenzo. Mais c'est une chanson de Paolo regardé. Conte que vous aimez, c'est pour ça. Ah là, ah là. Ah là, Bienvenue Alenzo, ah là. vous êtes de, de quelle région euh, La région d'Antoine-Tournay. Et la journée s'est bien ah. passée Oui, bah pour l'instant je suis... je suis sur euh, Rocheau pendant une semaine, donc euh, voilà, je suis en, vous... en, en, en région ardennaise. Et vous faites quoi là-bas Vous êtes en vacances euh, pour Oui, je me repose un peu, un peu parce que j'ai malheureusement perdu ma maman il y a un mois et demi ah et, et bon euh, maintenant je me retrouve un peu Vous un prenez peu du seul, temps pour mais, vous Voilà, j'ai profité un peu de, de ma propre personne eh C'est important aussi de, de penser à, à vous dans ces moments-là euh, voilà. Alonso. Vous avez une chanson qui justement vous redonne le sourire qui, qui vous change les idées c'est celle de Paolo Conte, c'est celle-ci écoutons-la Ouais. Ça vous emmène en vacances, et ça Ça vous emmène loin? Ouais, tu sais, on, en a, on en a besoin parce qu'avec euh, tous les, les dramatiques euh, attentats qu'on entend euh, depuis des semaines, euh, ça nous met du baume au cœur et euh, ça nous permet avec la langue italienne de penser à autre chose et de dire que le monde n'est pas... Euh, En permanence, mauvais non plus. Bah vous avez bien raison, Alonso. C'est sympa d'avoir voilà. partagé cette chanson de, de Paolo Conte avec nous cet après-midi. Je vous souhaite oui, plein ça, de bonnes ça. choses. Profitez bien de votre Merci. séjour dans, dans les Ardennes. à très vite, Alonso. à bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. On va faire un tour aussi des chansons dans l'équipe. Euh, 3063, vous aussi, vous me dites quelle est la chanson qui vous donne le sourire. Ou euh, sur la page Facebook 5 à 7 via RTBF. Je vais vous donner la mienne. En ce moment, il y a cette chanson-là ouais, qui, qui fait penser à autre chose. Je vous dire que les collègues ici à la radio en ont marre parce que je, fais, je passe mon temps toute la journée à chanter cette chanson. Je ne sais pas pourquoi, parce que personne la connaît à peu près, mais, euh, mais voilà, ça c'est la chanson que j'aime bien. 3063 par SMS, la chanson qui vous fait changer les idées. Vous me dites ça et on fait un point sur vos messages dans quelques minutes.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 Le Tech, partenaire de vos évasions estivales. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be Topit, astuce congélation du jour. Nous, laisse oui. la congélation Topitz. Ton endroit, spontanément. Pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Topit. Aussi frais que frais avec Topit.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 je vais vous donner une info et c'est pas un scoop c'est bientôt les Jeux Olympiques vous dites ah bah merci Cyril, on en avait pas entendu parler non, si je vous dis ça c'est que si vous partez à la Côte Belge ou si vous y êtes en ce moment eh bien, il va y avoir euh, justement un événement à pas manquer il y aura à la Rio House qui se trouve à Ostende le 5 août une cérémonie d'ouverture euh, pour ces Jeux Olympiques alors si justement vous êtes là-bas et qu'en plus vous êtes supporter des athlètes belges bah, vous allez bientôt pouvoir gagner vos invitations vous pouvez déjà les gagner d'ailleurs il suffit d'aller sur vivacité.be donc n'hésitez pas à aller faire Un tour pour avoir toutes les infos. Et vous avez passé une soirée exceptionnelle pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. 17h, 19h, 5 à 7. Avant de revenir sur la polémique du jour qui concerne la Fiat 500 sur les affiches sur les routes wallonnes avec un, un cochon qui passe par la fenêtre pour jeter ses déchets, on va s'intéresser au sport et aux 24 heures de spa qui se déroulent ce week-end. Pierre Capard, vous êtes journaliste sportif à la RTBF. Bonsoir Pierre. Bonsoir Cyril. Ça va bien Écoutez, pas trop mal, un spa sous le soleil, il y a de l'ambiance, de l'animation. Donc, c'est, pas très, c'est pas mal, pas mal du tout, franchement, croyez-moi. Alors, justement, en parlant d'animation, il y a les 24 heures ce week-end, mais il y a déjà un événement qui se déroule ce soir, c'est, il y a une parade, c'est ça? C'est comme à Disney? Exactement, une parade, bah, pas vraiment comme à Disney, c'est un peu plus euh, bruyant avec euh, les moteurs euh, qu'on va entendre euh, tout à l'heure ici dans la ville de Spa, euh, mais il se passe toujours quelque chose j'ai envie de dire, ici à Spa, puisqu'il y a quelques jours rappelez-vous, il y avait les ah, il y avait de du de Spa, monde, hein, ouais. durant 5 jours du monde de l'ambiance je n'y étais pas, j'étais autour de France, euh, pour une fois mais habituellement j'y suis chaque année, c'est à, à côté de chez moi, mais euh, ici il n'y a, y a plus de, de concerts, mais ce sont désormais euh, le, le vomissement des, des moteurs, euh, les abondements des chiens aussi le grombissement des moteurs qui a remplacé euh, les, les notes de musique et Spa est en effervescence en effet pour cette, cette parade, c'est une tradition en fait, les, les bolides sont exposés ici dans le centre-ville, 66 voitures, alors il y a toutes les marques, hein, Cyril il y a bien sûr des Porsche, des Audi des BMW, Mercedes Bentley, euh, Aston Martin, Jaguar je vais pas toutes les citer mais bon, vraiment des, des belles voitures, euh, des belles mécaniques et puis les pilotes sont également présents ils sont disponibles, c'est ici à proximité je ne sais pas si vous voyez bien euh, le centre de Spa dans ouais. l'étape du, du casino, place royale, euh, parc de 7 heures, vraiment dans le oh, centre de ça ouais. qui est en plein cœur de Spa, qui est bloqué à la circulation et euh, le public est venu nombreux, très nombreux, pour euh, des séances d'autographes, pour euh, des selfies et les pilotes qui sont hyper accessibles, très disponibles, avant évidemment euh, que les choses sérieuses ne commencent, et demain et après-demain pour les, les qualifs euh, et pour les, les essais, les qualifications et la course, eh bien, ils sont euh, disponibles, ils se font prendre en photo, il y a une ambiance bon enfant ici et beaucoup, beaucoup de monde, je vous le disais, un peu comme lors des Francos, mais c'est pour les voitures, pour les sports moteurs. Et c'est euh, une tradition avant chaque course ou bien c'est spécifique euh, aux 24 heures, cette euh, accessibilité, ce côté très bon enfant Non, c'est vraiment, euh, vraiment euh, propre aux 24 heures de sport en S1, c'est pas comme ça, croyez-moi. La S1, c'est beaucoup plus, euh, plus strict, c'est beaucoup plus réglementé. Ici, euh, c'est fort accessible euh, au public. Aujourd'hui, en tout cas, parce que dès demain, il faudra monter, monter pas de l'ange, il y aura un droit d'inscription, il faudra payer pour aller voir euh, les, les essais et les qualifications. Et puis, samedi et dimanche, ce sera payant, évidemment. Ici, c'est gratuit, euh, d'où la raison de ce monde ici, au Et c'est noir de monde, vraiment le centre-ville. Et puis, je vous dis, c'est vraiment bon enfant, la fête avant euh, la course et les pilotes en profitent aussi. C'est un peu contraignant pour les pilotes parfois, hein, parce qu'ils euh, n'arrêtent pas signer des automates. Ouais. C'est pas de tourpo hein, avant avant de rouler dans les voitures. Et puis alors à 19h30, c'est important, donc les voitures sont exposées ici dans le centre-ville, et à 19h30, tous les, toutes les voitures avec tous les pilotes vont quitter le centre de, de Spa et remonter vers le circuit de spa ça 100, va être impressionnant ça. Là, ça va être très très impressionnant, croyez-moi, les voitures ne vont pas rouler très vite, hein, forcément, pas comme un Ce sera le cas ici euh, samedi et dimanche. Mais n'empêche, quand même, toutes les voitures, euh, ça vaut le coup d'œil. Et il y en a vraiment pour tout le monde ici, euh, petits et grands sont là. Euh, les amoureux de sport mécanique, bien sûr, mais également monsieur le tout le monde. Parce qu'il y a pas mal d'activités, d'animation euh, tout au long de l'après-midi la, et de, de la soirée aussi. Donc ça, c'est pour 19h30. Donc pour les auditeurs qui sont dans le coin, n'hésitez pas à aller euh, vous rendre dans le centre de spa. Merci beaucoup, Pierre. Et bon week-end aux 24h, alors. Merci, Cyril. à bientôt. À bientôt. Soirée. Il est 17h45. Alors on va avoir un gros problème avec l'Italie en Belgique. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 17h euh, avec Manu Delporte. Il y a cette campagne de la Sofico sur le bord des routes Wallonne euh, pour euh, inciter à jeter ses déchets dans les poubelles où on voit un cochon, un porc qui sort d'une voiture. Cette voiture c'est une Fiat 500 et euh, l'Italie est indignée. Les Italiens sont fâchés et, et, et ce n'est pas une blague. Ça remonte jusqu'à l'ambassade. On entendait tout à l'heure l'ambassadeur italien qui intervenait et qui se dit choqué par, euh, par cette campagne et que l'Italie va avoir un peu du mal à passer... Euh, au-dessus de ça. Alors Jean-Claude Zélis, vous êtes ce soir avec moi dans le 5 à 7 et vous êtes président du club Fiat 500 Belgium. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir, c'est ça, oui. Bienvenue dans le 5 à 7. Vous êtes fâché, vous aussi Bah, ça m'a fait mal quand j'ai vu la l'affiche, quoi. Voilà, Disons, moi, j'ai hérité de la Fiat 500 de mon grand-père, donc il a peut-être 58 et ça m'a pas fait plaisir de voir un cochon et une image dévalorisante, je dirais, de la, la Fiat 500, quoi. Dans vous une, croyez vraiment qu'on dévalorise acte... l'image, là C'était un acte euh, bon, délictueux que le cochon fait. quoi. Donc on, on associe un petit peu le conducteur de la Fiat 500 à un cochon euh, jetant son sac poubelle euh, par la fenêtre. Oh, mais est-ce qu'ils n'ont pas pris cette voiture au hasard Ils auraient pu en prendre une autre, non bah, ils Vous voyez qu'il y a un message fois, derrière Ils auraient pris une deux fois une coccinelle, je crois que la réaction aurait été probablement identique. Vous croyez Je pense, oui. Est-ce bon... que vraiment ça doit remonter jusqu'à l'ambassade, Jean-Claude Je vous pose la question, vous pouvez me dire oui. Oui. Ben, vous savez, bon, l'affaire la, la de 5 ans, c'est un symbole de l'Italie, quoi. Bon, on ne démolit pas des symboles comme ça, Bon, vous savez ce qui s'est passé avec les, les, les, les symboles avec Mahomet, les caricatures, Bon, ben, ça a fâché, bon, c'était dans, c'était volontaire dans un sens plutôt euh, de, de, de faire réfléchir les gens, mais ici c'est carrément... Mais vous euh... croyez que le, but, le sens de la campagne c'est dire les Italiens sont des porcs, on va pas, on va pas là-dessus quand même Bah, je crois qu'eux l'ont pris comme ça, hein. ça a fait l'effet d'une bombe, disons au niveau du Club Fiat 500 italien. Bon, euh, ils l'ont transmis dans le monde entier, et je crois que les réclamations qui sont arrivées chez les ministres concernés, euh, ils ont su dans, je pense, dans une histoire de 3 à 4 000 mails. Hein. Alors Jean-Claude, je vous sens un peu fâché sur cette histoire, on va tenter un truc ce soir en direct. Oh, je vous invite au resto, Jean-Claude, on se met ah. dans l'ambiance. Alors si oui. on est dans un resto italien, il y a du Eros Ramazzotti. Voilà. Je vous offre une petite calzone. Est-ce que est-ce que là vous êtes un peu rassuré, est-ce que vous êtes moins fâché c'est triste, quoi, voilà, euh, bon, euh, je, je, je, je rajoute des des plus, plus valorisante de l'affaire 500 que celle qu'il y a eu sur les affiches, quoi, C'était un petit peu pénible, voilà. Alors, on a reçu un message hein, de la Sofico tout à l'heure, ils sont malheureusement en réunion, pour le moment en réunion budgétaire, ils ne peuvent pas intervenir, mais ils sont vraiment désolés, ils s'excusent de tout l'impact que, que ça a, est-ce que ça, ça, ça vous chagrine un peu moins, alors, maintenant Bah s'ils comprennent la, leur attitude, d'accord. Maintenant qu'ils fassent une belle publicité pour, en faveur de la Fiat 500, en dédommagement. Est-ce qu'on peut dire que tout va bien Est-ce que est si je rajoute un tiramisu, on est toujours au resto Là, on est entre nous. Euh, <rire> Jean-Claude, -Jean si je rajoute un tiramisu et que je mets un petit limoncello à la fin. Ah, si vous mettez limoncello, évidemment, là, ça change tout. quoi. Ah, bah alors, vous pouvez faire un bisou à la Sofico. D'accord, on accepte l'objectif quoi, voilà. Ah voilà, ouais. réconciliation en direct sur vivacité. Ça me fait plaisir, Jean-Claude. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, est-ce qu'on peut vous retrouver en, en tant que président Club Fiat 500 Belgium si, si on est fan de la Fiat 500, on peut vous retrouver quelque part, Jean-Claude. Oui, vous pouvez toujours me contacter y A pas de souci. On est passionné de la Fiat 500 et on le reste, quoi. Ben voilà, n'hésitez pas à partager votre passion avec Jean-Claude. Je suis rassuré parce que cette histoire elle allait loin. Heureusement, Jean-Claude, je vous sens repartir avec le sourire. Ça, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt Jean-Claude D'accord, merci à vous Au revoir, 17h49, on va faire une toute petite pause On est passé à côté d'une catastrophe là quand même Et puis on vient avec un nouveau jeu Le Cluedo, mais le Cluedo Édition Charleroi Alors Peut-être que les Carolos vont être fâchés Qu'on fasse un jeu où il y a question de crime Autour de leur ville, on en parle dans un instant On ira tous au paradis Du matelas Maintenant, moins 50%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 Dans un instant le cactus de Jérôme de Warze, on reviendra sur le standard qui avait écopé d'un match à huis clos à cause des problèmes lors d'une rencontre au sporting de Charleroi, ce sera dans un instant. Avant ça on va s'intéresser à un nouveau jeu qui arrive, vous connaissez le Cluedo, eh bien, il va y avoir une édition spéciale pour Charleroi, on va en parler avec Didier Collard, responsable de dico.be qui développe le jeu justement Cluedo version Charleroi. Bonsoir Didier Oui, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors, le Cluedo, tout le monde connaît. On sait qu'on doit résoudre des des, des, des crimes. Euh, Est-ce que c'est un hasard de choisir Charleroi Parce que les carolos vont se fâcher peut-être après, Didier. Non Non, ils ne vont pas se passer du tout, vous verrez, parce qu'en fait, c'est une version historique. Ah. Donc, euh, tout est basé sur euh, vraiment le Charleroi de 1666, sauf qu'en fait, on va, fêter, on va fêter cette année les 350 ans. Mmh. Et donc, c'est un Cluedo avec des personnages de l'époque, euh, du XVIIe siècle, avec le, la forteresse de l'époque, euh, les lieux de la forteresse. Donc, en même temps, euh, ça va permettre d'apprendre aussi un peu sur l'histoire de, de notre ville. Ah ben ça, c'est bien sympa. Ça, ce sera disponible à partir de quand, cette version Charleroi de Cluedo À partir du 3 septembre, puisque justement, la commémoration des 350 ans, c'est le 3 septembre. Et on jouera toujours au même jeu, l'idée sera toujours de résoudre des crimes. Tout à fait, en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de versions du Cluedo qui existent, il y a plein de villes qui ont à l'étranger qui ont leur Cluedo, et Charleroi sera la première ville en Belgique à l'avoir. Si vous dites que c'est la première, est-ce qu'il y en aura d'autres après Ah, Pourquoi pas Écoutez, ah. euh, y a... moi, mon but, c'est de faire des jeux. Donc, euh, si d'autres villes veulent en faire, il n'y a aucun problème. Ah bah, ça, c'est... L'appel est lancé. Donc, s'il y a des villes qui sont intéressées d'avoir leur propre cluedo, n'hésitez pas à envoyer un petit message. On fera suivre à Didier. Il y a une version grandeur nature aussi qui sera organisée. Un vrai cluedo ça géant. C'est une idée de, de... Parce que, justement, ça permettrait de, de retourner euh, donc, en ville, mais dans sur les lieux qu'on a choisi. Donc, par exemple... Euh, Il y avait la Porte de France anciennement qui est devenue la rue de France. Il y avait euh, euh, un ancien hôpital militaire qui se trouve euh, à, la, à la ville basse. Il y a, évidemment, tous ces lieux n'existent plus, mais ça permettrait d'aller euh, carrément dans cet endroit-là. et et découvrir la ville voilà, c'est une bien belle idée donc le jeu sort le 3 septembre euh, et, et d'ici là bah, on attendra on jouera sur l'ancienne version l'autre version du Cluedo et on attend la version Charleroi <rire> en septembre merci beaucoup okay. Didier d'être passé ce soir dans merci le 5 à, à 7 et plein de succès avec ce jeu, à bientôt Au revoir, il est revoir. 17h55, on va retrouver le cactus de Jérôme de Warzé. Pendant ce temps-là, vous jouez toujours pour repartir avec vos deux entrées adultes et deux entrées enfants. C'est le pass famille pour aller à Péridaïsa, découvrir les magnifiques animaux sur, sur tout le parc Péridaïsa, sur les différentes terres que vous retrouvez à l'intérieur du parc. 03 pour jouer, vous envoyez le code parc ou alors, euh, alors c'est que par SMS. Donc il n'y a pas de ou alors, vous jouez et je vous souhaite bonne chance. Voici tout de suite le cactus de Jérôme de Warzé. Voici le cactus de ce matin, Jérôme, et vous revenez sur la condamnation du standard. Les conséquences donc de ce match joué à Charleroi. Mais oui, parfaitement Benjamin. Bonjour euh, Kiki Linnocent qui est avec nous ce matin. L'actu foot se bouscule, hein, le standard va devoir jouer un match à huis clos. Ouais, eh bien je vais te dire, tant mieux. Ah on bon est bien plus performants à l'extérieur cette saison. Je sais pas tout à fait où ce que ça se trouve, moi, huis clos. On fout c'est plus diable, <rire> vauvet, ou <où> je ne sais <rire> qu'elle patte lève la main derrière que du bois. Mais on sera tous là, huis clos. Et avec les ultras, on foutra le feu. Hein. Comme ça, on pourra peut-être y revenir, à huis clos. C'est-tu pas malaise non, ça Non, non, attendez. Un huis clos, ça signifie <rire> qu'on doit jouer dans un stade vide. Ouf, tu Bon, alors je choisis le stade d'Anderlecht, ça ne me les pieds de jouer devant personne. Non. Ah mais non, c'est vrai, c'est déjà le cas. Non, écoutez, Kiki, <rire> les huit clos, c'est à domicile. Le standard devra jouer un match chez lui sans aucun spectateur. Ils devront rester à l'extérieur du stade. Mais ils sont complètement fous à la Fédé c'est super dangereux. Mais... Tu veux dire qu'on va devoir envoyer des fumigènes, des pétards pirates, des feux de migale, des boules de pétanque de l'extérieur du stade Mais non <rire> Qu'une catapulte, on va devoir brancher il <rire> va falloir bien viser mais sans mais... aucun spectateur dans le stade Ah oui mais alors c'est pas mal ça. Valdez, Goré, Santini ne pourront pas jouer non plus Pourquoi vu qu'ils passent beaucoup plus de temps à regarder les autres joueurs qui participent au <rire> match. Ça peut être que bénéfique mais pour l'équipe. Mais non bon allez j'arrête. Bon, alors je vous rassure heureusement vous avez un sursis. On a un sursis. Comment sur ça, on a un sur 6 En fait, là, non, bien qu'un sursis, c'est déjà mieux que ce qu'on a fait contre Westerlo et Saint-Etrand. Bon, Donc, ces messieurs des grosses commissions pensent nous mettre des bâtons dans les écrous alors qu'ils nous font une fleur, en fait. Hein. De toute façon, franchement, cette histoire de huis clos, 5 mois pour accoucher d'une sanction pareille, d'ailleurs, c'est pas une sanction, 5 mois, c'est une grossesse nerveuse. C'est tout ce qu'ils ont trouvé, ben. nous sortir une sanction comme ça du placard. Enfin pour une fois qu'en Belgique, grâce à la justice, il y a quelque chose qui sort du placard, on va pas se plaindre. Hein. Moi, je dis ça, c'est pour meubler. Je comprends pas comprends pas. je comprends. Placard, meublé, Abdeslam, justice, ça va maintenant bon, Pour ça dit, vous ne serez pas seul parce que l'UEFA a annoncé qu'elle pourrait envisager des matchs à huis clos lors de l'Euro en fonction d'une menace terroriste. Eh bien ça, ça ne y m'étonne pas. L'organisation de cet Euro, je la sens mal. Hein. Il faut vraiment tout comme des broquignols et les camorbés. <rire> Est-ce que tu as vu le camping de supporters qu'ils ont déjà construit à Calais Non, mais... Mais, mais dis, côté, le camping de village au Brésil, c'était le carton Non, Non, hein, mais... mais... Ça va se voir, c'est mon baraque. Non, non, hein. mais enfin, mais vous vous envoyez complètement, ça n'a rien à voir. Mais pas le carton de l'île. Il hey, y a une bien plus grosse que ici. Hein. Oh. Va voir, mais va voir. Hein. Essaye de faire dodo avec la saumure dans une crasse pareille. Non mais vous mélangez les gens. pour pense qu'une chose, c'est retourner chez eux. Mais, mais ça n'a rien à voir, arrêtez. En tout cas, quand on voit comment sanctionnent les Ultras de Liège par rapport aux Ultras d'Anderlecht, c'est deux poids de Bruno Masur. Je suis désolé <rire> Les Ultras d'Anderlecht, qu'est-ce qu'ils viennent faire là Oui, en fait, le <rire> Ultras d'Anderlecht. Ce <rire> hooligan en cravate du trou 2 qui va engueuler l'arbitre juste dans les vestiaires. Oui. Là, tu vu, Coco oui, oui, bon. Il est descendu dans le vestiaire de l'arbitre à plein de Pour l'engueuler. Et hey, ces zones neutres, il faut des castes bleus. Hein, que fait l'ONU Il faut intervenir. Non, non mais hein. pas l'ONU. L'ONU. Oui, oui, t'as raison. L'ONU, comme ils disent à Bruxelles. Non. Ça, c'est bien, underlect. Ils ont pas un supporter capable d'aller dégommer l'arbitre. Ils envoient le président. des chez nous, après une prestation pareille, le lendemain, on est 30 000 devant sa porte oui. et on couvre sa baraque de lacments. De toute façon, les référés en Belgique, c'est tout mauve. Oui. Et ils sont mauvais, les arbitres en Belgique. On les prendrait tous pour des articles vêtements. Oh. Et oh. risque d'avoir une sanction. Le pire, c'est qu'ils Président de la Pro League en plus. T'imagines C'est lui qui fait le règlement, mais soit il ne le connaît pas, soit il s'en fout. Bah, mais qu'est-ce qu'il attend pour faire de la politique Celui-là, il a tout à fait le profil. <rire> Alors, sinon, le standard, au niveau des résultats. Là, pour Alors, vous. les play-offs ne sont pas. Les stand le standard n'est pas au niveau. Les résultats, non. Soyons honnêtes, pour eux. De deux choses, l'une. Soit on va en playoff 2 et on peut se qualifier pour l'Europe. Surtout si on joue contre l'OHL et ça gagner contre l'OHL je le parierais bien. Ça ne <rire> comprend pas trop non plus. OHL, Paris Truquer, Chinois, Bernard Tapie, ça va Soit on est en playoff 1 mais à mon avis on fera plus de gains en vendant des boulets sauce la aux abonnés devant le chaudron. Ouais, parce qu'avec <rire> 20 points de retard... Divisé par 2. Oui. Mais bon, pour Ouroco Freddy, même avec une demi molle il pèse plus loin avec nous, hein. <rire> Vous n'allez pas terminer là-dessus Non, non, non, non, mais ce soir, il y a le grand cacte sur la 2 et j'ai m'autant dire qu'on ne fera pas dans la midure, hein. Ah ben voilà. Ah, donne... Merci beaucoup. <rire> <rire> Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dix. Dix, faites-vous plaisir météo pour demain, c'est plutôt pas mal même type de temps que pour, euh, pour les deux jours hein, donc pour les demain et après-demain euh, ciel assez chargé, la possibilité de quelques averses, des températures entre 19 et 23 degrés, on n'est pas trop mal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 Écoutez Vivacité, il est 18h. Une pétition réclamant le départ des musulmans, elle circule à Anderlecht. La police veut savoir qui se cache derrière. La liberté de prendre des photos dans l'espace public, plus importante que la protection des droits d'auteur pour les bâtiments publics. En clair, vous pouvez prendre par exemple une photo de l'atomium et la reproduire. On appelle cela la liberté de panorama, mais attention à l'usage commercial. Futur papa au taquet. Nous vous emmenons à un stage pour futur papa. Stressé, rien qu'à l'idée de changer une couche. Coup double pour Driz de Veneynes. Il rafle la dernière étape du tour de Wallonie et s'impose au général. Le journal sur Vivacité, c'est avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Qui a lancé cette pétition islamophobe Elle circule dans plusieurs immeubles d'Anderlecht. Le bourgmestre a demandé à la police d'ouvrir une enquête. Le bout de papier a notamment choqué une victime de l'attentat de Malbec et qui habite dans l'un des immeubles. Karim Fadoul, vous nous dites ce que l'on peut lire dans cette pétition. Si vous estimez que nous devons convaincre les musulmans de rentrer dans leur pays d'origine, signez ci-dessous cette pétition. C'est l'appel clairement mentionné dans ce tract. Un exemplaire a été retrouvé ce mardi soir placardé au bas d'un immeuble de Marius Renard. C'est un des quartiers populaires d'Anderlecht. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au lendemain de l'attentat de saint étienne du rouvray cette pétition choque. Elle choque cet habitant d'Anderlecht de confession musulmane qui a contacté la RTBF de manière anonyme et particularité, ce témoin qui s'est retrouvé nez à nez avec la pétition est une une des victimes de l'attentat du métro Malbec. Le 22 mars, il était dans la rame qui a explosé. Bilan, blessures aux genoux, à l'oreille et surtout séquelles psychologiques importantes. Face à ce tract, notre interlocuteur nous dit ressentir de la colère, de la tristesse, la sensation d'être victime une deuxième fois de l'extrémisme. Depuis, cette pétition placardée dans plusieurs immeubles fait l'objet d'un signalement. La police a ouvert une enquête à la demande du bourgmestre Eric Thomas qui refuse que l'on monte les communautés les unes contre les autres. L'auteur de la pétition est donc activement recherché. Sur base de la loi antidiscrimination, plainte sera déposée. « Il risque de 1 mois, 1 an de prison ainsi qu'une amende de 50 à 1 000 euros. » Plus de 24 heures après l'attentat, l'identité du deuxième terroriste qui a surgi dans l'église près de Rouen. L'identité de cet homme n'est toujours pas confirmée. Il pourrait s'agir d'un jeune de 19 ans originaire de Savoie sans aucun passé judiciaire. Une carte d'identité aurait été retrouvée chez le premier assaillant, celui qui portait un bracelet électronique et qui était en liberté conditionnelle. Des vérifications ADN sont en cours. À Nice, en Allemagne ou en Normandie, depuis deux semaines, les attaques se multiplient. Les cibles, les modes opératifs et le profil des assaillants sont différents, mais la succession des événements pose une série de questions. Y aurait-il une forme de contagion Certains auteurs agisseraient ils par mimétisme euh, Sébastien Joris, les criminologues n'ont pas tous la même réponse. Une forme de contagion ou de mimétisme, c'est possible, mais on n'est pas ici dans le cas de tueurs en série qui imitent, qui copient par fascination. Michael Dantine, criminologue à l'ULG, parle plutôt d'effet de ricochet. Un attentat en appelant... Un autre, par le fait, par exemple, mais ce n'est qu'une hypothèse, euh, de, ah j'ai constaté, moi, que euh, l'auteur de l'attentat de Nice euh, avait euh, atteint euh, une espèce de, de postérité, postérité plutôt monstrueuse, finalement, pour le commun mortel, mais pour d'autres, euh, c'est devenu un martyr, c'est devenu un héros, et donc, ben, pourquoi pas moins Ce motif pourrait expliquer l'augmentation de la fréquence des attentats. Ce scénario serait même plus probable que d'autres mais peut-être bien plus qu'un input qui aurait été donné par le commandement général de Daesh, qui aurait envoyé des messages cachés, qui n'auraient pas été interceptés, qui aurait dit à tout le monde « frappez, frappez là maintenant ». Ça, je, je, je n'y crois pas. Les attaques récentes ont été revendiquées par le groupe État islamique, mais cela ne veut pas dire que l'organisation terroriste les a directement commanditées ou préparées. Et on dit bien, agirait-il. À propos de la polémique gauche-droite en France, les républicains emmenés par Nicolas Sarkozy exigent une république bien plus musclée du gouvernement français. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se dit ouvert à la discussion si l'état de droit est respecté. Une messe va aussi débuter dans une quinzaine de minutes à Paris, dans l'église Notre-Dame. Messe d'hommage aux prêtres exécutés hier à Saint-Etienne-du-Rouvray. François Hollande et plusieurs de ses ministres seront présents. L'office sera co-célébré par l'archevêque de Rouen, présence aussi du vice-président du Conseil français de culte musulman. Le pape est arrivé à Cracovie, en Pologne, pour assister au JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Et il donne un ton très sombre dès le départ à sa visite, estimant que le monde est en proie à une guerre d'intérêts et d'argent, mais pas de religion. Légion. Le monde est en guerre, dit le pape, parce qu'il a perdu la paix. Phrase prononcée dans son avion. Le pape, François, a prévu ce soir de rencontrer plusieurs officiels, puis à huis clos les évêques catholiques. Le pape qui doit ensuite saluer les milliers de jeunes de la fenêtre de l'archevêché de Cracovie, comme Jean-Paul II avait l'habitude de le faire à chaque fois qu'il revenait dans sa ville. Un selfie devant l'Atomium ou une photo de mannequin c'est toujours un joli souvenir. Si vous voulez exploiter une photo d'un monument belge, les conditions sont adoucies depuis quelques jours. Euh, Dominique Delal, vous nous expliquez pourquoi les choses ont changé. Oui, grâce à un assouplissement des droits d'auteur en la matière, désormais toute photo dont l'objet principal est un monument, l'Atomium, la gare Calatrava de Liège, peut être exploitée, reproduite. Il ne faut plus qu'un ou des personnages, soient en avant-plan. Une autorisation de l'auteur de l'œuvre reste tout de même indispensable dans un cas précis. Jérôme Van Huyne représente la SABAM, la Société des auteurs. Ce qui maintenant euh, va définir euh, à partir de quel moment il faut obtenir l'autorisation des ayants droit, c'est plus de savoir si un usage commercial est fait de la photo ou non. Un usage commercial, donc à but lucratif, une reproduction sur un emballage de biscuits par exemple. Et puis ne vous lancez pas tête baissée dans l'édition de cartes postales de monuments publics. Jérôme Vanuyn. Là, ça nuit clairement aux intérêts légitimes de l'auteur. Je veux dire, l'auteur qui lui-même voudrait faire des cartes postales serait concurrencé quelque part par un éditeur qui ne lui demanderait pas l'autorisation. Donc là, on est clairement dans un cas de figure d'un usage commercial. La loi belge précise que l'exploitation ne peut nuire ni aux intérêts légitimes de l'auteur, ni à l'exploitation normale de l'œuvre, La définition reste floue, la jurisprudence va compléter l'arsenal législatif. Les explications de Dominique Delal. C'est la période des vacances et qui dit vacances dit période de stage. Et il y a vraiment des stages pour tout apprendre, même pour futurs papas, des hommes qui entendent bien être au top dès l'accouchement. Sandrine Houdin, c'est en France, mais vous avez dégoté un stage pour apprendre à changer une couche ou préparer un biberon, atelier lancé par un papa, forcément père de famille nombreuses. Et ça marche, ça le comble encore le week-end dernier. Ridicule de payer pour savoir changer une couche, en tout cas pas pour ce futur père qui assume totalement. Au début de la grossesse, je me réveillais la nuit, je crevais de faim. Puis je me suis mis à faire un, une urticaire géante. Et donc j'ai réalisé que je devais être au fond vachement stressé parce que je sais pas comment il faut faire. On t'apprend pas à faire ça. Je veux dire, tu t'achètes une télé, on va te donner un mode d'emploi. Je dis pas qu'il y a un mode d'emploi pour l'enfant. Mais il y a certaines techniques. Il y en a plein des ateliers qui sont consacrés aux mères, qui sont organisés par des sages-femmes, on leur apprend tout. Mettre des pères ensemble, même si t'es largement une brelle, ça aide, je trouve. Allez, c'est parti. Allez, à qui le tour Et Les stagiaires s'entraînent sur de petits poupons en plastique. Euh, là, c'est la grosse commission, donc c'est pas éclos, c'est éclosé. Toujours du plus propre vers le plus sale. Alors, alors, on enlève la vieille couche. Tac. Toujours une main qui tient bébé. Première fois Oui, première fois, oui. Je ne sais pas faire, je n'ai jamais fait. Voilà. C'est là-dessus que j'avais besoin d'être rassuré, en fait. C'est bien ce que tu fais. Et cet atelier, il est sympa parce qu'on n'est justement qu'entre-hommes, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a va pas osé formuler devant nos femmes ou devant d'autres femmes. Genre Des angoisses liées à la sexualité, liées à la place du papa dans le couple et dans la nouvelle famille. Tout ça, c'est important, finalement, d'être entre-hommes pour le formuler, quoi. Les ateliers du futur papa, repris en septembre. Et sûr qu'ils vont devenir des as du changement de fesses toute sales. Ah ben bah oui, bah c'est dingue qu'il y a un stage pour faire ça. Vous avez appris comment Sur et... le terrain quoi. Bon, il y a les infirmières à la maternité. C'est vrai qu'il y a les infirmières et après, toute gentil. façon une fois qu'on en a sur les doigts, on apprend à plus en avoir la fois d'après. Et on refourgue <rire> à <l> l'autre. <rire> exactement. Merci Delphine. Dans un instant le journal des sports. Avant ça on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info que se passe-t-il Pierre collard Bovy? Eh bien toujours depuis le temps de midi, un accident impliquant plusieurs camions, trois exactement, une voiture sur le 40 et j'appelle. Liège à hauteur de Barchon. Euh, la bande de gauche est toujours neutralisée. Il y a des fils à partir de Herve. Vous, vous perdez encore à l'heure qu'il est. Plus ou moins 25 minutes en direction de Liège. Mais on vient d'une heure 30. Le temps perdu, évidemment. Terminé pour l'accident sur la 602 de l'ancien Chennay à hauteur d'Angleur En direction de Chennay, vous roulez. il est toujours en panne sur le ring de Bruxelles. En intérieur, la bande de gauche est neutralisée à hauteur de Wesenbeek. Il y a des en direction de Waterloo. Euh, D'ailleurs, ça va un peu mieux sur le ring aussi. Mais extérieur, café Le Nars à 20 plus 11 minutes plus 9. Pour l'extérieur, Grand Bigard au titre, plus 8 pour l'extérieur. Zaventem, Grand Bigard. Concernant les ralentissements aux frontières françaises, eh bien sur le 40, Yabek-Calais, vous ralentissez toujours entre Adinkerke et Geveld. Vous perdez 15 minutes. Il y a aussi quelques ralentissements dans l'autre sens pour remonter en Belgique. 20 minutes perdues aussi sur le 42, non, le 17, courtrai Lille, entre Albeck et Paradise.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 Bonsoir à tous en cyclisme, coup double pour Dries Devenais au Tour de Wallonie. Le Belge s'est imposé lors de la cinquième et dernière étape, arrivé à 10 ans cet après-midi après 189 km de course depuis Angie. Mais surtout, il s'adjuge le classement général de l'épreuve devant Gianni Mersman, le désormais ancien maillot jaune, et qui finit lui sur la deuxième marche du podium à 5 secondes au classement final. Une victoire de Devenais qu'il doit à une attaque portée à 2 km et demi de l'arrivée dans la dernière difficulté de la journée. Déjà vainqueur du Tour de Belgique cette année, le Belge a ensuite résisté sur le fil il faut le dire, au retour de ses adversaires et s'offre donc cette 37 e édition du Tour de Wallonie, on l'écoute Je suis très content l'étape et le général je pas, plus c'est pas possible donc euh, l'équipe a, a vraiment bien attaqué la couche comme, comme on l'a dit à partir de 150 km et, voilà j'étais aux au positions à 3 km dans l'arrivée et j'ai attaqué j'ai dit moi-même, l'arrivée c'est à 2 qui le match après c'était très dur mais quand même j'ai réussi Driss une sous micro de Jérémy Baez le coureur belge succède donc au palmarès au néerlandais Niki Terpstra en tennis David Goffin jouera ce soir en début de soirée son deuxième tour au master de Toronto il affrontera l'américain Sam Querrey, 29 e à l'ATP on rappelle que le belge occupe lui la 11 e place mondiale mais bien sûr l'information qui a secoué le monde de la petite balle jaune c'est l'annonce du forfait hier soir de Roger Federer pour les JO de Rio et c'est Alors, et cela alors que l'or olympique est le seul titre majeur en simple qu'il manque aux Suisses. Mais au Suisse. Mais au-delà de ça, on ne reverra plus Federer avant 2017, à bientôt 35 ans. C'est un grand coup d'arrêt pour le Suisse, pourtant très épargné depuis le début de sa saison, depuis le début de sa carrière en termes de blessures. Mais malgré sa volonté affichée publiquement de continuer au plus haut niveau durant plusieurs années, est-ce le début de la fin pour Roger Non, selon notre consultant Michel Boulle. Sa prise de décision a dû être compliquée parce que euh, bah là dans 4 ans je, je ne le vois pas jouer le prochain JO. Non. Euh, à 38 ans, je ne pense pas, ce serait vraiment miraculeux. Je pense que c'est logique qu'il commence à avoir des, des petits freins physiques. Mais je crois aussi que voilà, c'est un, un incident de parcours, mais sa motivation est toujours intacte, malgré qu'il ait tout gagné, qu'il n'a plus vraiment besoin de le jouer sur le plan financier, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je crois qu'on risque de le revoir en 2017 pour revenir encore une fois meilleur ou pour faire une dernière ligne droite. Interview signé Richard De Hulf est toujours au rayon JO dans la suite de la saga autour des athlètes russes. La Fédération internationale d'athlétisme, l'IAF, a confirmé aujourd'hui à la Russie qu'une seule athlète, une seule de ses athlètes, Daria Klishina en saut en longueur, était éligible pour Rio. La Fédération internationale rejette donc une nouvelle demande du ministre des Sports russe qui lui demandait justement de revoir sa position. Par contre, les fédérations de gymnastique, d'escrime et de volet ont eux marqué leur accord pour la participation des sportifs frusse. Quant aux rameurs, seuls 6 sur 28 qui s'étaient qualifiés se rendront au Brésil. Et puis on, pour clôturer ce journal, on clôture par du sport moteur. Les très attendus, 24 heures de spa, c'est pour ce week-end. Mais pour les fans, les festivités démarrent déjà aujourd'hui, depuis cet après-midi. Les pilotes sont à Spa pour signer entre autres, entre autres des autographes. Avant la fameuse parade des pilotes, ce soir pour rejoindre Franck Orchand, des animations qui ravissent les amateurs, qui sont très nombreux en ce moment du côté de Spa. Mais cela plaît-il aux pilotes On a posé la question à Laurent Van Tour, pilote Audi et vainqueur il y a deux ans. Oui, c'est toujours très très chouette d'être avec tous euh, tous les fans et tous les enthousiastes sport auto ici euh, à Spa. Je pense que c'est toujours chouette d'avoir un événement comme ça, euh, de, que tous les gens peuvent s'approcher des voitures, des pilotes. Je promène toujours chaque année la voiture ici. C'est un truc comme ça, ça prend. Euh, plus d'énergie qu'on pense pour, pour un pilote, mais ça ça le vaut. C'est pas trop fatigant <rire> Oui, un peu, quand même, parce que les jours, toujours avancent pas, et c'est le même aux, les 24 heures au moins. Les jours avant, tous les événements, comme celle-ci et des et autres, ça ça prend déjà, déjà pas mal d'énergie, avant la course qui commence, mais, mais bon, ça, ça le vaut quand même. Interview signée Pierre Capard. A noter que si vous désirez assister à cette parade, elle démarre à 19h30. Et pour terminer, un petit point sur le mercato en football. À deux jours maintenant de l'ouverture de la saison en Pro League, le jeune ailier belge Isaac Mbenza s'est engagé aujourd'hui avec le standard de Liège à 20 ans il quitte Valenciennes où il a été formé et où il a fait ses débuts professionnels. Mbenza s'est engagé pour quatre ans avec les Rouches et enfin du côté du club de Bruges. On joue la carte de la continuité. Rafael Off a prolongé son contrat avec le club qui court désormais jusqu'en 2019. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité Et dans 5 à 7, on change les idées ce soir. On parle des chansons qui peuvent mettre de bonne humeur. Vous entendez quelques secondes d'une chanson et ça vous fait sourire, ça vous change les idées. Christophe, je vous pose la question. Vous Est-ce qu'il y a une chanson, vraiment une chanson que vous entendez en quelques secondes et tout de suite, vous avez le sourire Euh non pas vraiment c'est plutôt un, un style si on met des, des chansons des îles et des choses comme ça ah bah, des chansons règles. des îles c'est ouais. plutôt vous êtes ça oui ouais. une chanson alors c'est pas des îles mais alors, comme je l'aime bien je vais vous la faire écouter. celle qui me fait sourire en ce moment vraiment qui me rend heureux c'est celle-là je sais pas pourquoi Mais rigolez Moi pas non plus Je ne sais, <rire> oh oui je... sais pas pourquoi non plus Regarde on voyage Shanghai Dubaï Bye J'ai rigolé ouais, Donc bah, ça fonctionne bah, Voilà exactement ça marche 3063 pour me dire Quelle est cette chanson pour vous Ou alors sur la page Facebook 5 k 7 Via Cité RTBF On va à Liège Chez Stéphanie Bonsoir Stéphanie Bonsoir Ça va bien Stéphanie Ça va très bien Vous régulez aussi de ma chanson là Oui. <rire> c'est original on va dire ben, Tout le monde se moque de mon choix, <rire> c'est dingue ça euh, Vous c'est quoi votre chanson euh, Moi c'est Ain't no month high enough ah ben, euh... On écoute Voilà ah, Là c'est difficile de se moquer forcément <rire> ouais, C'est pas mal ça, vous écoutez ça souvent Euh, je l'écoute tout quand j'ai envie de, de bouger, de danser. Je l'ai découvert dans le film Ma meilleure ennemie avec Suzanne Farandon et euh, Julia Roberts. Et ouais. Suzanne Farandon monte debout sur le lit avec ses enfants. Elle prend une brosse à cheveux, elle fait un karaoké en et, et, et j'ai trouvé ça cette scène géniale. Et depuis ce, ce, cette chanson-là, me met toujours de bonne humeur parce que j'ai envie de prendre aussi une brosse à cheveux, de danser, de chanter. Donc. Et vous l'avez déjà fait. Oui. Je suis sûr que vous avez déjà fait la scène non, oui, à la maison. Plein de fois, ah, mais ah, bien, oui, sûr, bien sûr, ah, Je vous imagine bien. -ce que vous, vous savez ce que vous devriez faire, c'est nous envoyer une petite vidéo de quand vous faites ça. Oui, je vais y penser. Bah, alors, alors, vous m'envoyez de la petite vidéo quand vous faites le karaoké, sur votre chanson que personne ne connaît. Eh bah sérieusement, <rire> je vous le fais. Vous d'abord, vous m'envoyez la vidéo, et puis, et puis je ferai mon karaoké, il n'y a pas de problème. Eh ben, on fait ça, <rire> parfait. Je okay. vous souhaite une excellente soirée Stéphanie, à Merci, très vite. Moi aussi également. Au revoir. Merci, coucou, vous aussi au dites-moi quelle est votre chanson qui vous met de bonne humeur, qui vous fait sourire. 3063 par SMS sur la page Facebook 5A7 Vivacité RTBF. Avant 19h on fera le tour de l'équipe aussi Vous verrez qu'il n'y a pas que de goûts qu'on peut se moquer Ce sera dans quelques minutes, restez bien là Le Dico Foot de Candice Cotter arrive avant 18h30 aussi Une lettre, une recette comme tous les jours, même pendant l'été Mais avant on va s'intéresser à une actu qui peut faire peur aujourd'hui C'est à lire entre autres sur le site de la Libre Belgique La moitié des lits pour bébés vendus sur le marché européen ne sont pas sûrs C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui Alors si on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'en Belgique ça va, on n'est pas trop mal Mais qu'ailleurs en Europe c'est pas ça Étienne Mignolet, vous êtes porte-parole du SPF Économie, vous avez mené une enquête donc, et on va en parler avec vous ce soir. Bonsoir Etienne. Bonsoir. Merci d'être dans le 5 à 7. Euh, il faut avoir peur de cette info, la moitié des lits pour bébés vendus sur le marché européen ne sont pas sûrs. Ça fait peur comme titre Alors, De prime abord, ça peut effectivement faire peur, mais il faut quand même le nuancer dans le sens où la moitié des lits de bébés qui ont été euh, considérés comme n'étant pas sûrs c'est fait... En Europe, dans, dans l'ensemble de la campagne européenne, donc sur 50 modèles de lits différents. Par contre, en Belgique, les résultats sont quand même nettement meilleurs dans la mesure où on a on a testé 6 modèles différents et il n'y en a qu'un qui posait vraiment problème et il a été retiré du marché. Donc aujourd'hui, y plus de risque d'en de... De acheter un qui n'est pas correct En tout cas, a priori, en Belgique, je dirais sans faire de mauvais jeu de les parents peuvent dormir sur leurs deux oreilles. <rire> les, les lits pour bébés sont relativement sûrs. Il y en avait, y avait un qui était vraiment problématique, qui n'est plus sur le marché. Et alors, il y en avait deux autres qui ont dû subir de petites adaptations, mais ça a été fait. Et, Et c'est quoi y les, le, le genre de problème qu'on détecte sur, sur ce lit Alors, en Belgique, donc là, vous nous le dites, on est plutôt rassuré. mais dans les autres pays, ouais. qu'est-ce qu qui pose souci Mais en fait, le, le souci, euh, souvent, c'est, euh, d'abord, administrativement, il manque souvent le guide d'utilisation. Ça peut paraître un peu, euh, un peu bête, comme, euh, comme non-conformité, mais c'est quand même assez important à mesure où ça donne des indications euh, aux parents, notamment sur le, le poids du bébé euh, qui peut être supporté, ou alors sur le, la manière dont les lits parapluies peuvent être dépliés, pliés, et, et bien, bien fixés. Vous avez déjà déplié un lit parapluie les... Moi, j'en ai déjà des pieds. J'ai la joie d'avoir deux enfants, donc effectivement, mais ils n'ont jamais eu d'accident. Non, mais euh, la, la première fois, on galère. hein. Oui, C'est un peu compliqué. C'est pour ça <rire> qu'avoir un guide d'instruction, c'est toujours utile et ça doit, ça doit être présent avec le guide. Et donc, ça, c'est une des non-conformités euh, assez courantes. La deuxième, qui est quand même plus embêtante, c'est euh, des ouvertures qui sont trop grandes, euh, dans lesquelles euh, l'enfant peut se coincer les doigts, les bras ou, pire, la tête. Et comment ça se fait que ces produits sont sur le marché et qu'on qu se rend compte après en fait, qu'ils ne sont pas conformes Alors en fait, normalement, les, tous les produits qui sont mis sur le marché en Europe doivent répondre à certaines normes de sécurité qui sont euh, attestées par le marquage euh, CE qui est mis sur, le, sur les produits. Mais bon, il n'est pas possible de faire un contrôle a priori de tous les produits vu, le, vu la multitude des millions de produits qui sont sur le marché européen. Donc c'est pour ça qu'il y a des, des campagnes de contrôle sur le marché dans, dans, dans tous les pays de l'Union Européenne. Et pour la Belgique, c'est nous qui les, qui les avons menées cette fois-ci. Et il faut dire que comme les résultats de cette campagne ont quand même été assez, assez négatifs avec... Euh, la moitié qui était non conforme en Europe, il y a une seconde campagne qui aura lieu en 2017 pour voir si le, la situation s'est améliorée. D'accord, eh on fera le point à, avec vous, on, donne déjà, on, on fixe déjà le rendez-vous, vous, vous n'avez rien dans votre agenda à cette date-là Non, c'est encore un peu loin pour moi. D'accord, bon, on va déjà noter, comme ça on, on sait qu'on fera un petit point avec vous. Donc on dort tranquille, il n'y a pas de souci. Euh, merci beaucoup Étienne d'être passé ce soir dans le 5 à 7 avec et plaisir. de nous avoir rassuré. Parce que ce titre, honnêtement, j'avais peur tout à l'heure quand je l'ai lu et là, on va pouvoir effectivement dormir tranquille ce soir. Très bonne Exactement. soirée a bientôt, Étienne. Également, au revoir. Au revoir. Dans un instant, on va savoir qui repart avec ses entrées pour aller à Péridaïsa en famille. Deux entrées adultes, deux entrées enfants. Si vous avez joué, je vous appelle peut-être dans un instant. Et si vous ne l'avez pas fait, il faut vous dépêcher. Vous envoyez euh, simplement le code PARC par SMS au 6003. C'est 75 centimes le message. Pendant bon, que vous faites ça, on retrouve qu'en discotaire. C'est le Dico Food, DicoFood. DicoFood. Dico food. Le DicoFood. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre S. On va se faire du scampi. Et on était, on a envie de ce genre de petites choses. Et vous allez voir que c'est sympa. Ici, j'ai eu envie de rebondir sur l'idée du scampi coco que tout le monde connaît et a priori apprécie. Pour en faire quelque chose d'un petit peu plus élégant, un petit peu plus estival, on va se faire un scampi flambé au batida de coco. Vous allez avoir la saveur mais vous allez avoir un scampi qui ne sera pas dans une sauce et perdu au milieu de plein de trucs. Vous allez avoir un scampi qui va exister par lui-même et qui aura été flambé donc qui aura été saisi, qui aura une belle texture bien plus intéressante que le scampi qui a cuit dans un liquide, bien évidemment. Alors, vous allez saisir 30 secondes des scampis dans une poêle antiadhésive. Donc en gros, vos scampi sont toujours surgelés, vous les passez sous l'eau froide, vous les épongez, vous les jetez dans une poêle antiadhésive, 30 secondes, l'idée c'est de leur donner un coup de chaud et de les saisir. Sel, poivre, vous saupoudrez de curry, vous saupoudrez de curcuma, c'est pour la couleur. Vous flambez au batida de coco. Alors, si vous n'avez jamais flambé si vous, on va commencer par le plus simple, vous avez déjà flambé vous jetez le bâti de coco dans, le, dans, la, dans la poêle ça fait un fou, vous avez la flamme on n'a pas la haute qui fonctionne évidemment sinon vous cramez la cuisine et en gros vous avez vos scampis qui sont flambés la flamme descend petit à petit et ça s'arrête, vous avez peur parce que vous n'avez jamais flambé, deuxième option à ce moment là vous prenez une louche, vous mettez votre bâti de coco dans cette louche qui va être évidemment un, un espace plus restreint que la grande poêle et doucement mais sûrement vous mettez une petite allumette dans votre louche donc vous allez avoir une flamme qui sera petite dans la, et contenue dans cette louche métallique prenez une louche métal pas une louche plastique, une louche plastique évidemment hein. donc louche métal et ensuite vous versez votre flamme avec le long manche, de la, le long manche de, la, de la louche qui vous protège le bras vous allez simplement verser votre flamme sur les scampis et tout va flamber doucement mais sûrement sans que vous n'ayez une grande flamme impressionnante vous aurez une petite flamme dans cette louche vous crèmez très légèrement au lait de coco vous ajoutez un trait de vinaigre et vous laissez réduire et vous accompagnez éventuellement d'un petit ripilaf, j'aime bien une brunoise d'ananas frais avec ça vous avez un super repas sur le pouce et le scampi flambé fait toujours son effet Merci Candice, la recette à retrouver sur vivacité.be et nouveau food. Demain, avant dans un instant de parler d'encore beaucoup de choses, entre autres un record du monde de tournée générale qui sera organisé ce, ce week-end, on va jouer. On va jouer avec Denis qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Denis. Bonsoir. Bienvenue dans le sac à 7, il appelle d'où Denis De Beaumont. De Beaumont, et la journée s'est bien passée là-bas Oui, oui, ça s'est très bien pensé, oui, oui. Espérons qu'elle va bien se terminer avec des entrées, peut-être pour aller à Péridaïsa. Euh, vous allez pouvoir découvrir les nouveaux animaux cette année. Il y a entre autres les, les orangs-outans qui ont fait leur, leur arrivée et leur premier pas dehors sur leur nouvelle terre hier après-midi. On en a parlé dans, dans le 5 à 7. Et puis vous pourrez mm -hmm. profiter entre autres des nocturnes aussi, les vendredis et samedis, si vous gagnez. On va jouer avec l'actu, Denis. Je vous donne des infos, à vous de me les compléter. Si vous avez des bonnes réponses, vous repartez avec les entrées, d'accord Alors, on y va avec une première info, Denis, à Jalais, pour désherber, la commune a interdit à leurs ouvriers d'utiliser des produits contenant du glyphosate, on en parle beaucoup dans l'actu. Alors, ils ont décidé d'utiliser un chalumeau pour brûler les mauvaises herbes, mais que oui. s'est-il passé Est-ce qu'ils en ont profité pour griller des saucisses Ils ont mis le feu à une école, ou alors ils n'ont rien fait, parce que ce sont des ouvriers communaux, il ne faudrait pas qu'ils travaillent quand même <rire> Ben, ils ont mis le feu à une école. Et ben exactement, c'est une vraie info. Ça s'est passé hier après-midi, c'était à la cantine de l'école de, de Jalais. Ils étaient en train de désarmer et puis il y a un chambranle de porte qui a été touché par la flamme. Ils ne s'en sont pas rendus compte parce que l'incendie s'est déclaré après, mais il y a une partie de l'école qui a pris feu. Heureusement, oui, pas ouais. de victimes et, et pas de trop gros dégâts. C'est quand même dingue cette histoire. Premier point pour vous, Denis. Deuxième question, il y a un Australien qui a participé à une tombola. Et il a eu la chance de gagner un cadeau assez particulier, mais qu'a-t-il gagné Est-ce qu'il a gagné un lot de casserole reçu gratuitement dans un supermarché, comme on en trouve sur chaque tombeau Est-ce qu'il mmh. a gagné un séjour d'une semaine à La Panne Et en tant qu'Australien, il est très très ravi hein, de quitter l'Australie pour découvrir le ciel gris belge. Ou alors, est-ce qu'il a gagné un hôtel de 16, 16 chambres sur une île tropicale du Pacifique La euh... deuxième. La deuxième, séjour d'une semaine à La Panne, ça aurait pu... Voilà. Vous imaginez, on est en Australie, on gagne une semaine à la panne, bien que c'est bien à la panne, hein, je suis pas sûr qu'il soit très ouais, ravi. Oui. En fait, il a acheté un billet de tombola à 49 dollars et le gain, de, le prix de cette tombola, c'était un hôtel de 1600 chambres sur une île magnifique, une île tropicale du, du Pacifique. Il y avait également une résidence de 4 chambres, 5 voitures de location, deux camionnettes de 10 places, un pick-up et un restaurant. Et il a gagné tout ça oh, parce voilà. qu'en fait, les propriétaires en ont eu marre. Après des années de gestion de cet hôtel, ils voulaient partir. Et donc, ils ont revendu comme ça, en faisant une vente, une tombola. Et c'est un Australien qui a gagné ça. Il a, il a eu du bol quand même. Hein. Ah oui, oui. Alors, on va ah, rester oui. en Australie, Denis. Dernière question. Une femme qui voulait aller aux toilettes dans un cimetière a fait une rencontre étonnante. Est-ce qu'elle est tombée sur une otarie qui occupait les toilettes en faisant une sieste Est-ce que les toilettes étaient occupées par le fantôme de Claude François Elle faisait une petite chanson, un petit concert choqués dans un cimetière. Ou alors comme le cimetière est plein, en fait les toilettes sont devenues des tombes et ça l'a surprise. Oh bah, on va dire lotarie et eh ben vous se dites bien, c'est hallucinant comme info, mais c'est vrai. Il y a une Australienne qui a eu la frayeur de sa vie, puisqu'elle voulait aller aux toilettes dans un cimetière, et quand elle a ouvert la porte des toilettes, il y avait une grosse otarie à fourrure qui était là, elle faisait sa sieste, et il faut savoir que le plan d'eau le plus proche, il est à 500 mètres de là. Donc l'otarie, elle a utilisé un petit ruisseau pour se rendre jusque là, elle se reposait tranquillement dans les toilettes. C'est dingue comme histoire, mais ça vous fait deux bonnes réponses sur trois, vous avez la moyenne, les entrées pour Paradise, c'est gagné, c'est cadeau Ah, oh, je suis content, mon gamin va être content. Eh ben, euh, amusez-vous bien en famille à Paris deux entrées adultes, deux entrées euh, enfants, c'est pour oh, vous, c'est le passe-famille. Je vous souhaite une très ah bonne oui. soirée et félicitations, Denis. Ah, merci, merci, À soirée, merci. Oui, au revoir, oui. Proximus présente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 Il est 18h30. C'est l'heure de retrouver Natacha Stragier pour les titres de l'actualité. Bonsoir, Natacha. Bonsoir, Cyril. Bonsoir à tous. Une enquête a été ouverte à Anderlecht. Le bourgmestre veut retrouver les auteurs d'une pétition au relent islamophobe qui circule dans plusieurs immeubles de la commune. Au lendemain de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, cette pétition choque. Elle fait l'objet d'un signalement. À Nice, en Allemagne ou en Normandie, depuis deux semaines, les faits violents se multiplient. Les cibles, les modes opératoires et le profil des assaillants diffèrent, mais la succession d'événements pose une série de De question Y a-t-il une forme de contagion ou de mimétisme On entendra l'avis d'un criminologue à 19h. On parlera cyclisme aussi. Driss Deveneis a remporté le 37 e Tour de Wallonie. Il a décroché la cinquième et dernière étape qui reliait angie à ans à 33 ans, il signe son troisième succès de la saison, bilan de la course tout à l'heure. Merci Natacha. Prochain point sur l'actu à 19h. Est-ce que ça vous arrive au boulot d'avoir un petit coup de mou Vous savez, l'après-midi un moment, et... ça retombe. Vous Quand, avez... quand, quand ça n'arrive pas en fait. Et surtout le matin, moi j'ai un coup de mou entre, entre 9h et 14h à peu près Ah bah ça, ça c'est un sérieux coup de mou Mais alors restez là parce que dans un instant on va faire le tour des astuces pour éviter le coup de mou au boulot Dormir plus tard Ah bah ça peut être, on verra si c'est si dedans Ne bougez pas c'est dans un instant On parlera aussi du record du monde qui va être tenté ce week-end La plus grande tournée générale Alors peut-être que vous y participerez, ça je ne sais pas. On fera un point là-dessus dans un instant sur vivacité. La météo, ça dit quoi pour les prochaines heures et pour demain Bah La réponse, je vous le dis. La nuit prochaine, les dernières averses gagneront l'est du pays, s'évacueront vers l'Allemagne. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés. Pour demain et après-demain, même type de temps pour les deux jours. Ciel assez chargé, possibilité de quelques averses et même d'un coup de tonnerre isolé. La moyenne des températures entre 19 et 23 degrés, avec un vent faible à modéré de sud-ouest. Le week-end, lui, sera a priori plus sec. Il y a encore une petite averse résiduelle samedi, mais rien de bien grave. On garde les mêmes températures. Elles sont tout juste de saison. On n'est pas trop mal. Et sur les routes Est-ce qu'on est bien Est-ce qu'on n'est pas bien Que se passe-t-il C'est le RTBF Mobile Info tout de suite avec Pierre collard Bovy. Eh bien, on n'est pas trop trop mal. On voit un peu le bout du tunnel quand même sur le, car le 40 et que ça s'appelle Liège où s'est produit un accident euh, dans, durant le temps de midi. C'est à hauteur de Barchon. La chaussée est maintenant dégagée mais il y a encore des fils depuis Melun défis qui doivent se résorber en direction de Liège et vous perdez encore alors qu'il est 20 minutes en revanche, je confirme, terminé pour l'accident sur la 602, terminé pour le véhicule en panne sur le ring de Bruxelles euh, en circulation intérieure à Weisembeek euh, vers Waterloo, donc ça rentre dans l'ordre et sur le ring de Bruxelles, eh bien 11 minutes supplémentaires encore pour l'extérieur, Grand Bigarre au titre mais plus que 7 minutes pour l'extérieur Carfou Léonard Zaventem et c'est encore moins pour les autres euh, tronçons euh, Sur le, Au poste frontière français, sur le 40, Yabé-Calais euh, vous perdez toujours entre Adink qui est guivel de 20 minutes sur le 17 Côtres-Lille entre Albec et Paradeis ça, ça va mieux aussi vous ne perdez un peu moins de 10 minutes maintenant un problème sur la route prévenez le call center RTBF mobile info 0800 48 400 jusqu'à 19h sur vivacité. Ne manquez pas toutes les astuces pour éviter le coup de mou euh, au boulot. C'était à lire sur euh, rtbf.be aujourd'hui. On y revient dans un instant. Le best-of des enfants de cœur aussi avant 19h. Et puis, ce record, cette tentative de record ce week-end, la brasserie de la mort subite va tenter le record du monde de tournée générale. C'est énorme ça. Alors, on va en parler tout de suite avec euh, un invité ce soir. C'est Yann Bosselard. Vous êtes marketing director Mass, euh, qui est propriétaire de euh, La brasserie Mort Subite. Bonsoir Bonsoir, tout mais, à fait Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors c'est un chouette projet, c'est la plus grande tournée générale. Pourquoi est-ce que vous organisez ce, ce record, cette tentative de record du monde bah, Tout d'abord, on veut surtout avoir une excuse pour célébrer ensemble, parce que c'est <rire> ça, en fait, Mort Subite, c'est se réunir autour de nos bières, mais... Allez, avouons un record de Tournée Générale euh, qui n'appartient pas à la Belgique, euh, ça ne va pas quoi. Ah bah ça c'est sûr, s'il y en a un qui doit l'avoir, c'est quand même c'est quand même nous. Alors, Tournée Générale, on entend souvent ça quand il y a un copain à un bar qui dit « Allez hop, Tournée Générale, c'est pour moi ». Est-ce que là, ça veut dire que les verres vont être offerts Ah bien sûr, quand ah. on vous invite, il va de soi qu'on vous offre les verres. Hein, donc tout le monde recevra le coupon à l'entrée pour la consommation pour participer au record du monde. Bah ça c'est génial. Euh, alors ça va passer ce week-end. On va donner toutes les infos pratiques dans un instant. Mais Yann, Super. si on y va en, en famille, est-ce que éventuellement, parce que tout le monde peut pas boire de, de la bière, est-ce qu'on pourra avoir quelque chose d'autre et quand même participer à, à ce record du monde? Bah, on prévoit bien sûr aussi des boissons non alcoolisées, parce qu'en effet toute la famille hein, doit pouvoir euh, boire quelque chose. Mais le record, on veut vraiment que ça soit le record mort subite donc pour ça on va servir quand même que la mort subite. D'accord, alors s'il n'y a pas assez de monde, imaginons, parce qu'il faut combien de personnes pour faire ce record du monde bah, Le record actuel des Anglais, donc euh, aujourd'hui ça appartient à des Anglais, et eux ils sont à 1200. Et donc c'est déjà pas mal 1200 personnes, imaginons qu'il n'y ait pas assez de monde, est-ce qu'on peut prendre deux verres dans ce cas-là Euh, bah, ça ne va que compter pour un verre Parce que pour ah, le record du monde C'est le nombre de personnes qui comptent Mais bien sûr vous pouvez en boire plusieurs après Toujours avec la modération Mais euh, ah. si après vous voulez en, en boire encore plus Pour le record pas. ça compte pas quoi Donc, euh, voilà. donc, donc juste euh, un verre par personne euh, Parlez-nous un peu de, de, de ce week-end Justement puisqu'il y a cette tentative De record du monde Mais c'est aussi mmh. euh, une journée brasserie ouverte oui, oui voilà donc on va faire pas mal donc Toute la journée de, de visites guidées Gratuites euh, En plus, si vous faites ça, vous recevrez encore une consommation gratuite, donc vraiment à conseiller, mais, mais c'est en fait de l'animation pour les enfants, euh, pour tout le monde, pendant toute la journée. On a des, des groupes musicaux bruxelloises, on a des foot trucs bruxellois, donc, euh, donc vraiment tout pour une, une journée en famille euh, inoubliable. Quoi. Ça va être la fête, donc, et, et alors ce record, s'il est battu, ça va être une explosion de joie, évidemment. Ah, ça c'est clair, ça c'est ouais. clair. Si, si on sait battre les Anglais, on va fêter, hein, ça c'est clair. Ah c'est déjà arrivé, on n'a plus qu'à recommencer, hein, a déjà battu <rire> les anglais euh, donc si euh, on veut participer c'est ce week-end, toutes les infos sont sur le site justement de la brasserie mort euh, subite et on vous retrouve à as donc ce week-end pour, pour cette tentative voilà. de record du monde. Merci beaucoup Yann d'être passé euh, dans l'émission et, et j'espère que vous y arriverez, qu'on pourra fêter ça ce week-end alors. Bah, si toi tu viens déjà on est déjà un peu plus proche donc ah bah, je viens. Je vous invite. Le rendez-vous <rire> est pris, je viens et puis euh, j'embarque les auditeurs de Vivacité et, et on se fait une grande fête Fait. Ah, ça, it's a deal. À <rire> très bientôt, il y a une bonne soirée. Ciao. À bientôt, 18h37. On va s'intéresser à l'histoire de Void comme tous les jours avec Marc Toesca dans un instant, mais juste avant, on part à brenne le Contre pour Diane. Bonsoir Diane. Bonsoir. Vous avez passé une bonne journée Diane. Excellente, oui, très bien. Oh bah alors, Je suis content de vous avoir en forme au téléphone. Aujourd'hui, on parle des, des chansons qui donnent le sourire, qui nous feront changer les idées avec cette actu parfois un peu noire, Alors aujourd'hui, heureusement, ouais. alors, rien de, de trop dramatique dans l'actualité. C'est quoi la chanson qui vous fait sourire Diane ben Moi, comme je l'ai dit, c'est n'importe laquelle mais du grand jojo. Voilà, j'adore. N'importe laquelle du Tout grand jojo. Eh ouais. bien, ouais. on prend n'importe laquelle alors. Je, Ah c'est vrai ça. Ça met une ambiance. D'ailleurs on l'a vu à la nuit du Ravel, il a mis une ambiance de oui. dingue le grand Jojo. Il est venu chez nous à Brenne-le-Comte aussi euh, au village et euh, de Nazar lors de l'Euro. De c'est toujours la Allô fête avec lui. Oui oui, oui, ah je, oui. je vous écoute Yann, Je vous écoute d'une oreille, j'écoute le, le grand Jojo en même temps dans l'autre en fait. Non euh... je disais qu'il était venu à Brenne-le-Comte au village et de Nazar lors de, de l'Euro. Et c'était bien aussi. Bien ouais ah super. Euh... Et merci d'avoir partagé ce morceau euh, avec nous Diane, je vous souhaite une bonne oui, soirée À très bientôt Au revoir. Au revoir, on fait un tour de l'équipe aussi je vous ai donné ma chanson tout à l'heure mais Guillaume qui prépare cette émission il aime quoi comme chanson, c'est quoi la chanson qui vous met de bonne humeur Guillaume bah, Vous le savez Cyril, vous m'appelez toujours Kenji et donc du coup <rire> je vais pas faillir à ma réputation mais j'aime Kenji, je la joue cool Je la joue, cool. Je la joue cool. Cool, cool, cool Guillaume est le sosie de la personne C'est gentil Je sais pas même sans savoir où et regardez je la tiens la note, et il hein. chante en plus ouais, ouais. je voilà. vous fais le défi vous chantez aussi vous sur Kenji sur Kenji évidemment boule roule avec ceux qui m'aiment qui wow. m'aiment et c'est vrai que Kenji ça, ça fait sourire ça met de bonne humeur partagez aussi vos chansons 3063 par sms on fait un point sur vos messages avant 19h ou alors il y a la page Facebook qui est là pour vous aussi facebook.com slash 5 à 7 vivacité rtbf voici tout de suite l'histoire de vos hits on retrouve comme tous les soirs Marc Touesca 5 à 7 avec Cyril. Viva, viva, viva Pop voilà. Story. Pop Story. Ah Marc Tuesca. Dans notre série, waouh, comme le temps passe. Pop Story célèbre aujourd'hui le 25e anniversaire de la sortie d'Engelberg, sixième album de notre cigano suisse préféré, Stéphane Eicher. Pour les moins calés en géographie helvète, Engelberg est une station de ski du canton d'Obwald, au lieu de villégiature de la Suisse centrale, mais totalement isolée, hors saison. C'est ici, lorsque la foule a déserté les montagnes, que Stéphane Echer et sa bande ont enregistré cet album au tube incontournable tel que... touche-à-tout et multiculturel Stéphane Escher, natif de Munchenbundschi, répète Munchenbundschi, près de Berne est aussi à l'aise en français, certes avec un petit accent qu'en allemand et bien sûr en anglais C'est ce qui surprend à la première écoute d'Engelberg, ce mélange de textes écrit pour certains dans un Suisse allemand euh, à la limite du patois très local et dans la diversité des instruments et des styles comme dans Wake Up, chanson d'ouverture de l'album Wake Up, shall I... Et c'est dans Engelberg que Stéphane Escher, en bon suisse et rang qui se respectent, rend hommage au plus chapeauté des chanteurs de country, l'immense Hank Williams, avec la reprise de I'm so lonesome I Could Cry. Une version très audacieuse que l'artiste a mixée avec Jésus que ma joie demeure de Jean-Sébastien Bach. Alléluia. Amen. And there's a one where you are. I'm so lonesome. L'album Engelberg de Stéphane Escher fête son quart de siècle. Un album pop classé depuis parmi les incontournables de l'histoire. Au-delà du succès, des tubes et de son originalité, Engelberg marque surtout le début de la collaboration entre Philippe Jean, romancier à succès, auteur de, entre autres, 37 de le matin, et Stéphane Escher. Il scelle une belle amitié à l'origine de chansons telles que « Déjeuner en paix ». J'abandonne sur une chaise les du matin Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfant. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière et qu'attende. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en fer. C'était il y a 25 ans, 1991, la sortie de l'album Engelberg de Stéphane Escher dans lequel on retrouve... Les soldes XXL, la qualité et le service Krefel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. Krefel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 Forestia, aventure au cœur de la forêt forestia.be C'est du tout bon qui arrive dans un instant. C'est le tip-top, la quotidienne. Retour sur le classement comme tous les jours. Le classement de, de, de samedi, si vous l'avez manqué. Mais alors, il y a des cadeaux aussi à gagner. En plus, des nouveautés à écouter sur Vivacité. Vous avez des cadeaux à gagner. Ça, c'est plutôt sympa. Ce soir, le DVD live de Stromae qui a été enregistré à Montréal, au Bell Center. Vous allez repartir avec tout à l'heure. Restez bien là pour savoir comment le remporter. 17h, 19h 5 à 7 sur vivacité. Avant 19h, le best-of des enfants de cœur comme tous les soirs dans le 5 à 7 pendant cet été. Mais avant, on va s'intéresser à ceux qui bossent pendant l'été. Peut-être que vous avez un, un moment, un petit coup de mou pendant votre journée. Alors sur rtbf.be, vous pouvez retrouver un article qui nous parle des astuces pour justement combattre ce fameux coup de mou. Émilie Vandepoule, vous êtes journaliste mode et beauté chez Flair et vous allez nous en parler. Bonsoir Émilie Alors, est-ce qu'on vous a au téléphone Oui, Émilie, vous êtes là Test on vous Ah, on vous entend, j'ai eu peur. Ah, super, j'ai un peu un réseau pourri, c'est pour ça. Ah bah, changer d'opérateur, voilà. Mais oui, mais voulez... c'est ça, voilà. voilà. Vous voulez qu'on <rire> qu fasse un dialogue Vous voulez qu'on en qu appelle un Oui, appel, oui, appel, oui allons-y <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre le, le coup de mou au boulot Vous, vous l'avez parfois Euh, non, moi pas, mais non, ah. je, je, mais non, mais non parce mais que non, je pas. Il, y a, il y a des choses à faire. Non, mais même pas, moi, je ne suis même pas en vacances. Donc, il y a des choses à faire pour ne pas avoir ce coup de mou, Cyril. quest qu'on fait Le fameux coup de mou, le coup de barre qu'on ressent un peu vers 15h, après un repas trop gras et trop, et trop lourd. Bon, alors, il y a des conseils. Bon Déjà, il y a des choses évidentes. Hein Comme, Comme par exemple allumer la lumière. Donc euh, si, si on a le, la possibilité d'allumer le plus de lumière possible, et eh bien allumer la lumière. Pour en même temps, travailler dans le noir c'est compliqué. Hein. Non bien sûr que non, mais parfois on a une petite lampe à côté de toi, on se dit ça sert à rien. Ouais, et eh bien pas ça assez. aide. Ok donc. Exactement. Écouter de, de la musique. Ouais ouais. Okay. Pas de la musique classique qu'on se l'accorde. Non un truc qui une réveille. Bonne, euh, une bonne playlist de Tomorrowland là. Vous voyez. Pour ok un, un bon peu, David Guetta, un peu, Guetta, bien de... fort. Voilà exactement. Ça c'est la base. Après il y a des petites astuces qui sont un peu plus un peu plus étrange, comme par exemple de bailler. On va éviter de faire ça devant son patron. Mais bailler, c'est quand on est fatigué, non Oui, justement, mais ça permet de relâcher la pression, ça détend la mâchoire et ça apporte justement ah oui. de l'oxygène à nos neurones, qui okay. en ont pas besoin. D'accord, donc on baille. Donc, voilà, on baille, on essaie de le faire discrètement. Après, il y a une autre astuce qui est un peu moins discrète, là, euh, le stretching. Ouais, c est, c est je, oui, c'est difficile à faire passer discrètement au bureau. C'est un hein. peu complexe. Oui, j'imagine en réunion, excusez-moi, je me lève, je fais une stretching. C'est un peu compliqué, <rire> mais ça améliore la circulation. Et en fait, ça vivifie l'esprit et donc la concentration. D'accord. on fait des étirements quelque chose. dans le couloir du voilà. travail. ouais. nickel. Euh, un peu plus discret, mais un peu impoli, c'est machin chewing-gum. Parce et ça, que ceci, ça aussi, c'est très connu. Ça, ouais, ça, ça nous réveille que... Ça, ça réveille parce qu'en fait, ça, justement, ça relance la concentration, ça fait un regain d'activité du corps, et ça stimule ah bon. aussi les neurones, et c'est aussi conseillé pour les étudiants. Bon, là, maintenant, ils ne sont plus en blocus. On leur dit toute l'année de retirer et les chewing-gums qu'ils ont en bouche non, en non, classe, non, non, non, non, et là, ils doivent en manger. Vraiment, ah oui, c'est conseillé, avant un examen, euh, de, de, de, de, de vraiment de, de mâcher un chewing-gum, c'est hyper conseillé. Ok, ça c'est une astuce des, des voisins de classe qui ont décidé de dire ça. Eh ça c'est les collègues de bureau. Que Parce que vous oui, imaginez merci. la tête de quelqu'un qui est au travail demain. <rire> vous êtes avec vos collègues au bureau et puis à un moment, vous voyez un collègue qui est fatigué, vous allez dire « Prends un chewing-gum, ça va te faire du bien, il va mal le prendre. » Non, non, non. chewing si, si. juré. Je vous jure qu'il va mal le prendre. Il dire « Mais quoi, j'ai un problème de, de non. Mais non. Voilà. Donc, donc le chewing-gum, bon. on tente de le faire passer ça Ouais. Exactement. Et alors, il y a une autre petite astuce. Euh, c'est en fait des huiles essentielles. Donc, attention aux femmes enceintes, donc euh, ne pas forcément utiliser ça, mais c'est en fait de l'épinette noire. Donc, on met ça sur l'intérieur du poignet et alors on le renifle et c'est justement, ça a un pouvoir un peu aussi de vivifiant, ça réveille. D'accord. Et, et après, bah, ouais. juste, dernière astuce, c'est très simple. Ne mais pas amitié. aller travailler ne... Mais non, déjà, oui, ce serait vraiment chouette, mais bon, malheureusement, il faut bien il faut bien travailler pour vivre, n'est-ce pas Donc, ce qu'il faut faire, c'est par exemple à midi, eh ben, on va arrêter de manger trop gras et de façon trop copieuse, parce qu'évidemment qu'on a un coup de moins près. Et alors, un autre truc, boire régulièrement de l'eau ouais. pour hydrater nos petites cellules et surtout bouger régulièrement, parce qu'on est trop fainéants, Cyril. On envoie des mails au lieu d'aller parler à son, à, son, à son collègue. Enfin, voilà, donc, dès qu'on ah, Il y a bouger, des boss qui n'acceptent pas ça, il y a des boss qui vont dire, ouais, oh, t'arrêtes pas de te promener. Eh ben, c'est justement pour ne pas m'endormir, cher patron. <rire> Parce que voilà. Donc ça j'avoue qu'il aussi mal le prendre en fait. Et puis vous donc, dites au pire, euh... c'est Émilie qui l'a dit à la radio. <rire> Alors si vous voulez des réclamations, euh, le... vous envoyez les réclamations Émilie. Vous débrouillez donc, avec euh... ça. Et donc voilà Bougez un maximum en tout cas Prenez les escaliers au, de la, au lieu de, de l'ascenseur Et des choses comme ça Mais si on fait ça Imaginez On prend l'escalier On arrive On est fatigué On a envie de faire une sieste Justement ça va pas réveiller Monsieur Ruhl Mais non tout de même On n'est pas à New York On n'est pas dans des buildings Avec euh, 60 étages Oh hein bah déjà, déjà 3 hein ça, ça peut être déjà beaucoup, Déjà 3, De base Ça nous fait déjà Je ne sais pas comment elle marche Mais pas énormément à mon avis Non donc, non, non non Allez On a tout ce qu'il faut Pour plus avoir ce coup de mou à partir de demain Les auditeurs donc, demain, vont tester tout le monde la forme. exactement on la forme demain on teste et vous nous voilà. dites demain si ça a marché ou pas. Merci beaucoup, Émilie. <rire> Bonne soirée, Cyril. Bonne soirée, à bientôt. Juste avant les enfants de cœur, on va retrouver Dominique de Ternat. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Cyril. Vous avez, vous, des coups de mou parfois au bureau Oh, parfois. C'est surtout le matin, quand, quand je me lève, avant de me mettre en route, que ah, là, ça c est c est, dur, la ouais. machine est dure à mettre en route, ouais. Et vous avez une astuce, parce qu'Emilie vient de nous donner des astuces pour, pour pendant qu'on est au travail, mais pour démarrer la journée, c'est quoi votre astuce euh, vous Non, non, pas du tout. Bah, le fait de, de retrouver les collègues avec qui je m'entends bien, ça peut, ça ça peut bien donner du, de la vous motivation. Faites, vous faites quoi dans la vie, Dominique Je suis enseignante. Ah, bah, donc en ce moment, il n'y a pas beaucoup de collègues à voir Ah bah si, si, j'en si. ai vu hier, on a travaillé toute une matinée sur un nouveau bouquin qu'on va hop, utiliser l'année prochaine, donc voilà. On est fin juillet, vous êtes enseignante et vous me dites on a travaillé, vraiment Oui, mais oui, mais oui, mais oui. On l'a trouvé. Est elle est là l'enseignante qui travaille, nous l'avons. <rire> Dominique, <rire> euh, on va parler des chansons qui donnent le sourire, qui permettent de changer les idées en ce moment. C'est quoi la chanson que vous écoutez et qui tout de suite vous rend heureuse Ah moi c'est Viva la Vida de Coldplay Comme je vous comprends Dominique. Ah j'adore, je l'adore cette, cette chanson. chanson. Je l'adore. Et vous l'écoutez régulièrement Madonna. Oui, oui. Je l'ai prise comme sonnerie, euh, mon téléphone. Ah ben donc quand vous voulez l'écouter vous vous appelez alors donc comme ça j'ai toujours le petit coup de peps chaque fois que quelqu'un m'appelle euh, ben voilà quoi. Et comme vous aimez bien, vous aimez bien la chanson ben... vous décrochez pas. Euh, si, c'est si, parce qu'elle s'arrête à un moment donné, la sonnerie n'est pas assez longue que pour avoir toute la chanson. Ah, heureusement, parce que sinon on n'arriverait jamais à vous avoir au téléphone. Ah, voilà. ouais. Merci d'avoir partagé cette chanson qui vous donne le sourire mais sur Vivacité. Avec grand, avec grand plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. à bientôt, Dominique. À aussi, au, revoir, au revoir, à bientôt. On fait un point aussi dans l'équipe. Tout à l'heure, je vous ai donné ma chanson. Si on réécoutait un petit peu de ma chanson, parce que tout le monde s'est moqué tout à l'heure, mais euh, j'ai envie de partager, écouter cette chanson qui, moi, me donne le sourire. Ah, à chaque fois, c'est celle là, c'est celle de Ishtar. ça s'appelle à Paris. C'est pas belle ça Paris, Paris, Paris. C'est vraiment tout ce dont tu as envie. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas cette chanson et qui maintenant vont dire Ah Moi aussi j'ai le sourire avec ça. Dans l'équipe d'ailleurs, je vais voir avec Loris qui réalise cette émission. Loris, est-ce que cette chanson que vous ne connaissiez pas il y a une heure Je vous fais plaisir maintenant. Je la trouve géniale ah voilà. voilà. Comme je vous le ouais, disais, ça marche je, dans les oreilles. Non, je vais plus écouter que ça, j'ai l'impression Laurie, c'est quoi la chanson qui vous, vous met toujours de bonne humeur Moi, c'est les Jackson 5 Ah bah écoutons ouais, les Jackson 5 ouais. Allez, chantez Ça, je passe mon tour Peut-être qu'avant la fin de l'émission On aura encore l'occasion d'écouter l'une ou l'autre chanson Donc 3063, vous me dites ça par SMS Merci Laurie, c'est un très très bon choix Cette chanson des Jackson 5 On partage les chansons qui vous mettent de bonne humeur Qui vous donnent le sourire Et pendant ce temps-là, voici le best-of des enfants de cœur C'est tous les soirs dans le 5 à 7 sur Vivacité Voici ces cadeaux, c'est pour vous Les enfants de cœur Les enfants des cœurs. Oui, Jean-Jacques, Jean-Jacques, je suis obligé à regret d'interrompre cette émission pour une édition spéciale, place à l'information, puisque Bruxelles est actuellement au niveau 4, ce qui signifie, rappelons-le, que la menace terroriste est imminente. Alex, est-ce qu'on a un jingle pour la menace terroriste imminente Et on fait tourner les non. non, non, non, Alex, non. Coupe, coupe, coupe, Alex. Non, désolé. Rappelons que cela fait maintenant une semaine que cette menace est imminente. On se souvient que les moments où la menace a été la plus imminente ont été samedi dernier entre 20h38 et 20h39 et lundi entre 12h56 et 13h38 alors la question que tout le monde se pose en ce moment est bien entendu la suivante au moment précis où je vous parle la menace est-elle plus imminente ou moins imminente que les moments où elle était imminente <rire> Eh bien cette question nous tenterons d'y répondre de façon imminente avec notre journaliste Justine Katz voilà <rire> est euh, avec nous Justine Katz ah non, elle pas là. Alors, alors que nous devrions avoir en ligne de façon imminente le frère de Salah Abdeslam, Manger Abdeslam Manger Abdeslam qui a accepté de nous accorder une interview d'une heure où il nous racontera en détail qu'il ne sait rien dans un instant donc le frère de Salah Manger Rappelons au passage que le niveau des jeux de mots n'a pas été relevé par l'OCAM. L'OCAM, l'organisme des comiques amateurs médiocres. Certains dans cette émission en sont des membres actifs. En attendant d'avoir mangé Aldeslam, nous devrions avoir en ligne un pêcheur. Avons-nous un pêcheur en ligne On me fait signe que non, alors que nous devrions retrouver la de façon imminente Justine Katz. Dans un instant, donc, Justine Katz, qui devrait être en duplex, mais elle m'a dit qu'elle voulait s'acheter une maison. Et j'apprends à l'instant que la police est en train de perquisitionner de façon imminente les bureaux de la FGTB. En effet, Marc Goblet aurait cherché à contacter Salah Abdeslam pour comprendre comment il arrivait à bloquer une ville entière sans la moindre revendication. <rire> ah, on m'informe à l'instant que l'OCAM a décidé de façon imminente de mettre le gouvernement Michel en sécurité dans une autre ville, la ville de... Mon Dieu, excusez-moi, en 30 ans de carrière, je ne pensais jamais prononcer cette phrase un jour. Le gouvernement Michel est en sécurité dans la ville de Charleroi. Et on me fait signe que le gouvernement Michel a fait une déclaration de façon imminente. Voilà, ils sont prêts. Ils sont prêts, on les écoute. Et c'est Charleroi Les Bruxellois parlent aux Bruxellois. Vous irez y d'abord écouter quelques messages personnels. La mitraillette est dans le couscous. Je répète, la mitraillette est dans le couscous. Les sanglolons longs des Rollmops de la foire du midi blessent les caricoles d'une snotte monotone. Je répète, les sanglolons longs des Rollmops de la foire du midi blessent les caricoles d'une snotte monotone. C'est Elio des voilà. <rire> voilà, une déclaration forte du gouvernement Michel, visiblement écrite par Joël Milquet, pour des enfants de 6 ans. <rire> Profitons-en pour rappeler cette mesure que le gouvernement a pris de façon imminente. Chaque Bruxellois devra creuser de façon imminente un bunker chez lui. Si vous habitez un appartement, prévenez vos voisins du dessous. Et nous allons retrouver de façon imminente Justin Katz. Alors que j'apprends un instant qu'une perquisition devra avoir lieu de façon imminente chez un orthodontiste, on peut le dire. Les forces de l'ordre sont sur les dents. Ah, la SNCB nous informe à l'instant que la menace terroriste imminente devrait arriver avec un retard probable de 15 minutes. Rappelons, rappelons que la SNCB fut à un moment suspectée d'être en lien avec Salaf Abdeslam, puisque les attentats chez nous, c'est comme les trains, on n'arrête pas de te dire que ça va arriver, mais tu ne vois jamais rien venir. Ah, je reçois un message à l'instant, Locam Locam vient de baisser le niveau de la menace, elle passe donc du niveau imminent au niveau... On s'est passé pour quand Alors que Locam nous signale que Justine 4 vient, elle aussi, de passer au niveau Justine 3 Et c'est sur cette bonne nouvelle que se termine cette édition spéciale. A vous les enfantes Mobilier tendance. Atteint l'eau sur le nouveau centre commercial, solde, jusqu'à moins 50% sur des dizaines de salons, relax, lits, meubles et articles de décoration. Mobilier tendance, la qualité a pris d'ami. Ouvert du mardi au dimanche inclus de 10 à 18h30.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 Il est 19h. Natacha Stragier. Bonsoir. François Hollande assiste en ce moment à la messe d'hommage au prêtre tué hier près de Rouen par deux djihadistes en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un attentat revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. 1500 personnes étaient attendues à cette cérémonie consacrée par l'archevêque de Rouen. Des responsables religieux sont également présents, dont le vice-président du Conseil français du culte musulman. Le dispositif policier sur place est très important. Chaque personne entrant dans la cathédrale subissant plusieurs fouilles. La RTBF a été contactée par une victime des attentats du 22 mars à Bruxelles. Une victime en colère. Dans un immeuble d'Anderlecht, cette personne a découvert une pétition au Roland islamophobe. Un signalement a été adressé aux autorités communales. Une enquête est ouverte. Karim Fadoul a contacté Eric Thomas et le bourgmestre d'Anderlecht.